Laisse davantage de nuages, une averse, un coup de tonnerre toujours possible. Côté température, on redescend un tout petit peu, 21 26 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Nous nous rendrons dans quelques instants en place des palais où se déroule le traditionnel défilé militaire. Une fête nationale qui se déroule dans un climat sécuritaire très strict. Des centaines de policiers sont mobilisés. Aucun incident n'a été signalé jusqu'à présent. Conditions de sécurité renforcées également à la veille de l'ouverture de la foire agricole de Libramont. Nous le verrons. L'état d'urgence décrété en Turquie. Un tour de vice supplémentaire six jours après la tentative de putsch. Le vice-premier ministre a annoncé que son pays suspendait la Convention européenne des droits de Et puis du sport en fin de journal, nous ferons le point sur l'étape du jour autour de France, mais aussi sur la décision du tribunal arbitral du sport de rejeter l'appel déposé par des athlètes russes qui souhaitaient participer au jeu de Rio. Le journal sur Vivacité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Beaucoup de monde, environ 60 000 personnes cet après-midi dans les rues de Bruxelles. Les mesures de sécurité renforcées n'ont visiblement pas dissuadé les citoyens d'assister aux festivités et notamment aux défilés militaires. Quelques 800 policiers seraient mobilisés sans parler des agents civils de la police fédérale. C'est plus que ce qui était initialement prévu. Les principales artères autour du palais et du parc royal sont bloquées à la circulation à l'aide de de véhicules de police et de camions de l'armée. Les sacs à dos sont systématiquement fouillés et il y aurait davantage de militaires en service que dans le défilé. Un défilé qui a commencé à 16h, alors nous retrouvons sur place en direct Dominique Delal. Oui, le défilé des troupes à pied et motorisées, militaires et civils belges et quelques représentants extérieurs. Cette fois, des armées hollandaises et allemandes, des invitations désormais classiques. Ce qui marque surtout, sinon davantage, c'est le court défilé aérien L'armée de l'air, comme la marine d'ailleurs, fête cette année ses 70 ans. Un vieux Spitfire hollandais est malheureusement resté au hangar. Panne irréparable dans les temps. Et puis, ce défilé pour quelques-uns est aussi une histoire de famille. Un couple vient de repérer sa descendance. On a deux fils passés. <rire> non, c'est parce qu'on a un de nos fils qui est dans l'escorte royale. Et l'autre dans le défilé. Et là, notre petit-fils est maintenant dans un défilé pour la première fois dans les cadets de l'air. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu. La foule est moins nombreuse que ces dernières années, mais nous dit un ancien casque bleu, plus chaleureuse, avec des applaudissements et remerciements plutôt nourris. Dominique Delal avec l'aide technique de Julien Bader. La princesse Astrid n'assiste pas au défilé militaire. Par contre, la sœur du roi et son époux, le prince Lorenz, étaient à Arlon ce matin pour assister au Tédéum de la fête nationale. Pendant ce temps, le prince Laurent assistait lui au Tédéum, célébré en la cathédrale Saint-Quentin à Asselt. En marge du défilé militaire et civil, il y a aussi la traditionnelle visite du Parlement fédéral. Plus de 3000 personnes y sont attendues d'ici la fin de l'après-midi. Certains y viennent pour découvrir les coulisses du pouvoir et par intérêt pour la vie politique. D'autres sont plus intéressés par le patrimoine et le décor des lieux. Écoutez ces quelques témoignages recueillis par Pierre Magos. Je ne suis jamais venue et à chaque fois que l'occasion se présente, ben je ne suis pas là. Donc euh, cette fois-ci, je suis en Belgique, je viens voir, je veux tout voir. <rire> Clairement, ce n'est pas que pour le bâtiment, euh, les statues, les décorum que vous venez. C'est aussi euh, un intérêt pour les institutions Oui, c'est un intérêt très marqué pour nos institutions. On visualise mieux, on contextualise. Or, on est souvent dans une lecture relativement abstraite des choses euh, en Belgique. C'est vrai que les institutions sont difficiles à comprendre, parfois pour les citoyens. Et donc, je souhaite partager la connaissance avec... Avec mon fils qui a 13 ans et qui s'intéresse à, à notre état et sa, la façon dont il est structuré. À 13 ans, on s'intéresse à la politique euh, Un peu, mais pas beaucoup. Peut-être un peu plus après la visite Euh, oui, sûrement. Ça permet aussi de mesurer un petit peu l'atmosphère de cette pièce-ci, par exemple. L'hémicycle, oui. Je voyais ça beaucoup plus grand déjà. Et je trouve ça assez, assez impressionnant. Je travaille à la justice, alors euh, je suis interpellée par comment les choses se passent. Quand je vois un peu, euh, c'est beau de l'extérieur, mais j'aimerais bien savoir euh, si à l'intérieur c'est aussi, aussi beau. Et, voilà. et quand j'entends que le Sénat devient une coquille vide, ça, ça m'inquiète, ouais. c'est dommage. Le Parlement qui fermera ses portes au public à 18h. Et puis pour la petite histoire, quelques 3000 festivaliers étrangers arrivés hier en Belgique pour participer au festival Tomorrowland ont déjà fait la fête cet après-midi sur la Grand Place de Bruxelles. Un DJ s'était installé sur un balcon de la Maison du Roi pour les faire danser. Des festivaliers qui ont aussi pu déguster des spécialités culinaires et des bières belges. Tomorrowland débutera demain. À Libramont, la traditionnelle foire agricole ouvrira aussi ses portes de main et là aussi, les mesures de sécurité ont été renforcées. Les forces de l'ordre seront plus nombreuses qu'à l'habitude pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles et minimiser les risques d'incidents. Les organisateurs avertissent que des fouilles auront lieu avant d'accéder au site. Les précisions de Jean-François Ledand, le directeur opérationnel de la foire. Avec les services de police et les autres services de secours, nous avons mis en place un certain nombre de mesures. Ce que nous demandons au grand public, c'est de nous aider pour assurer sa propre sécurité, par exemple en présentant son sac aux entrées, à nos services de gardiennage et aux services de police. Nous n'avons pas voulu empêcher les visiteurs de prendre avec eux des sacs, puisque la foire est un endroit qui se veut familial et où le grand public peut venir avec son pique-nique et ses boissons. Vous appelez évidemment à ce que le public coopère, vu le contexte actuel. Bien sûr, pour éviter de trop longues files. Le public est appelé à coopérer et à présenter spontanément les poussettes, les sacs et autres objets qui pourraient être fouillés par les services de sécurité. On peut se sentir en sécurité. Tout est mis en œuvre tant à notre niveau en tant qu'organisateur qu'au niveau des autorités communales et provinciales et des services de police pour que tout le monde soit et se sente en sécurité à la fois. Jean-François Ledon avec Nicolas Lefebvre. En France, une opération antiterroriste a été menée cet après-midi à Argenteuil en région parisienne. Une opération sans rapport avec l'attaque menée le 14 juillet à Nice. Selon une source judiciaire, l'opération visait trois objectifs en divers points de la ville. Il pourrait s'agir notamment d'une mosquée et d'une librairie islamique. Il s'agirait de vérifier un renseignement faisant état d'un projet d'action violente. Et puis, autre opération antiterroriste au Brésil. Cette fois, la police annonce avoir arrêté un groupe de dix jeunes qui avaient fait allégeance au groupe terroriste État islamique et qui planifiaient des attentats pendant les Jeux de Rio. La Turquie, placée en état d'urgence depuis ce matin, l'annonce a été faite hier soir par le président Erdogan. C'est une nouvelle réponse autoritaire du chef de l'État six jours après la tentative ratée de coup d'État. Mais concrètement, Olivier Henrion, qu'est-ce que cela signifie Cela veut dire que pendant les trois prochains mois les pouvoirs du président turc vont être étendus. Les décrets présidentiels feront désormais la loi. L'exercice des droits fondamentaux et des libertés pourra être mis entre parenthèses. D'ailleurs aujourd'hui, la Turquie a annoncé qu'elle suspendait la Convention européenne des droits de l'homme. La France avait fait de même au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris. L'état d'urgence limite aussi la liberté de manifester ou de circuler. Pourtant, de nombreux Turcs ont reçu un texto du président lui-même, les appelant à continuer à descendre dans la rue pour résister aux traîtres terroristes. Et pendant ce temps, la purge continue. 10 000 personnes ont été arrêtées et quelques 55 000 militaires, policiers, juges ou professeurs ont été limogés ou suspendus. Ce qui inquiète la communauté internationale. Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, demande le respect des libertés fondamentales. Visiblement, le message passe mal. Le président turc lui a demandé de se mêler de ses affaires. Sur la route du tour, la 18e étape aujourd'hui, un contre-la-montre de 17 km entre Salanche et Megève, un parcours exigeant qui devrait faire l'affaire des rouleurs-grimpeurs. L'arrivée des meilleurs est attendue dans les prochaines minutes, Samuel Grulois. Oui, ils sont tous désormais sur le parcours puisque le dernier à s'être élancé Christopher Froome s'était lancé il y a quelques minutes maintenant à 16h59 pour être précis c'est Tom Dumoulin qui détient toujours le meilleur temps 31 minutes et 4 secondes mais quelques membres du top mondial sont déjà arrivés quelques membres du top 15 de ce classement général du Tour de France Joaquim Rodriguez a cédé 44 secondes bon chrono pour Rodriguez par rapport à Dumoulin qui est un spécialiste a cédé 47 secondes, Nibali a cédé 1 0, et Dan Martin qui vient d'arriver a cédé 1 minute 06. Ils sont tous battus évidemment par plus fort que sur ce type d'effort alors que Fabio Harou va franchir la ligne dans quelques instants. Fabio 8 huitième actuellement du classement général, qui a réalisé quelques bons pointages intermédiaires, et Fabio Aroux qui va aller non pas titiller du moulin, mais titiller en tout cas les meilleurs, et peut-être Thomas De Gent qui pour l'instant occupe toujours la deuxième place de ce contre-la-montre à 41 secondes de moulin voilà le sprint de Fabio Harou que l'on peut vivre en direct le sprint de Fabio Harou qui franchit la ligne Wapla là c'est fait 11 secondes seulement sur Dumoulin excellent contre la montre du coureur d'Astana qui est un excellent grimpeur évidemment le connaissait moins rouleur il ne cède que 11 secondes à Tom Dumoulin il va donc reprendre du temps sur ses rivaux directs aujourd'hui c'est une certitude on attend le passage évidemment de Froome de Quintana de Molema au pointage intermédiaire au premier pointage intermédiaire merci Samuel pour toutes ces précisions En football, à quelques jours de la reprise du championnat, les clubs multiplient les opérations de relations publiques, ce qu'on appelle les « fan days ». C'était le cas aujourd'hui au Standard et à Charleroi. Charleroi, où quelques 3000 supporters ont fait le déplacement pour rencontrer les joueurs. Je vous propose ces quelques réactions. Oui, je viens chaque année, je suis fan du sporting et euh, je viens me procurer la nouvelle baruse. Et euh, Je viens aussi faire les, divers, les diverses activités, voir les joueurs euh, après. C'est important ça de pouvoir les rencontrer Très important C'est un moment toujours rempli d'émotions. Pour voir le nouveau maillot et l'acheter et faire signer le nouveau maillot pour les joueurs. Mon père m'a emmené quand j'étais tout petit. Ici, j'entraîne mes enfants avec moi. Et ici, je suis venu parce que j'ai un nouveau-né. Et comment je suis venu voir s'il y avait des trucs pour sa taille aussi. Parce que je suis supporter de Charles de, de, fin depuis des années. Donc euh, chaque année, je, compte, je viens. Et euh, voilà. Je pense que c'est notre rôle de supporter d'être là pour les joueurs euh, avant la, le début de saison. Donc euh, voilà. Des propos recueillis par Céline Liégeois, le verdict est sans appel. Le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel déposé par 68 athlètes russes qui souhaitaient participer aux Jeux de Rio. Et cette décision est capitale car le comité international olympique va sans doute à présent s'en inspirer pour se prononcer ce week-end sur la participation de l'ensemble des sportifs russes aux Jeux des Jeux de Rio qui commencent le 5 août prochain à Moscou, Louis Portal. C'est l'enterrement de l'athlétisme, a déclaré Elena Isinbaeva, double championne olympique de saut à la perche, après la confirmation par le tribunal arbitral du sport, le TAS, de la suspension de l'équipe russe d'athlétisme pour les compétitions internationales et en particulier les Jeux de Rio. Fortement critiqué pour avoir couvert un système de dopage étatique, le ministre russe des Sports, Vitaly Moutko, évoque une décision subjective, assez politisée, qui n'a aucun fondement juridique. Le Kremlin regrette lui aussi la décision du TAS, le porte-parole de Vladimir Poutine, soulignant que sanctionner collectivement Effectivement, tous les membres de l'équipe russe d'athlétisme n'étaient pas acceptables, étant donné que la plupart n'ont jamais été contrôlés positifs. Cette décision du TAS, contre laquelle les athlètes russes peuvent recourir, risque d'avoir d'importantes conséquences car le comité international olympique l'attendait pour se prononcer à son tour sur l'exclusion, cette fois de l'ensemble des sportifs russes des Jeux de Rio, dans une décision attendue ce week-end. À moins d'un retournement surprise de dernière minute, les chances de voir des athlètes russes participer aux prochains Jeux d'été sont extrêmement ténues. Lui porta à Moscou, c'est la fin de ce journal tout de suite, le 5 à 7 Cyril Merci Franck pour ce journal il est 17h12, avant de refaire un point dans quelques minutes sur cette étape du Tour de France nous allons partir sur les routes, ici sur, euh, sur les étapes peut-être Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 Merci monsieur, euh, sur les étapes peut-être de, de votre vacances, je ne sais pas comment ça roule cet après-midi, c'est le RTBF Mobile Info avec Pierre collard bovy Bonsoir, Soir, bonsoir il faut toujours laisser parler le monsieur hein. Ah oui, oui, bah ah, quand il y a une grosse voix ah, ah, comme ça, c'est comme vous. Vous avez une grosse voix, bon, je vous laisse parler. Oui, une petite grosse voix un peu raillée en plus aujourd'hui. On n'en la enfin, fête bon. <rire> Non, même pas, même pas. Alors attention, il y a les cyclistes sur le 411 de Namur-Luxembourg à hauteur de Mayen. Ils sont sur la bande d'urgence d'accord en direction de Luxembourg. Mais des vélos sur l'autoroute, ça ne se fait pas vraiment non plus. Donc soyez attentifs. Un pneu pourrait vous gêner sur la nationale 4 à de Namur à hauteur de Nassogne. C'est la bande de gauche qui est encombrée en direction de Namur. Et bien veillez les tampons dans les changeurs du carrefour Léonard La bande de droite est encombrée dans la bottel reliant le Rhin de Bruxelles de à le 411 en direction de Namur. Alors, les ralentissements aux frontières, eh bien, deux postes frontières sont surtout un peu perturbés. Sur le 40, Yabé calais c'est fluide vers la France, mais pour revenir en Belgique, vous perdez une vingtaine de minutes à cause de travaux qui sont organisés à Reiveld. Et puis, sur le 17 contre Lille, vous ralentissez entre Albeck et Paradise, vous perdez une quinzaine de minutes en direction de la France. Et puis, alors, quelques soulèvements de chaussée, vu l'énorme chaleur. Sur la N4, Luxembourg-Bruxelles, autour de Bastion. Sur la N5, Couvain-Charleroi, hauteur d'Yves Gomzé, sur la, le 313 liège autour de liège Anvers, à hauteur de Diepenbeek, et sur le 42 Baptiste -Prime, à hauteur de Crombach. Soyez juste attentif et prudent bien évidemment. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pizza De vos foulements, qu'est-ce qu'on mangerait bien pour la fête nationale Ah, des classiques de Belgique, hein. Une tomate, crevette, mayonnaise. Ou du stump, du lard et de la moutarde. Le, Le steak de frites la mayonnaise. La mayonnaise nationale belge. La la voilà. la. De vos foulements.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 Ce vendredi, Vivacité vous donne rendez-vous sur place de 17 à 19h pour un 5 à 7 spécial foire de Libramont avec Cyril. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure, en face du McDonald's. Découvrez l'exposition de Salvador Dali. la plus grande expo jamais réalisée sur ma vie et mon œuvre Fantasmagorique. À découvrir dès le 27 février à la magnifique gare de Guimange à Liège avec le soutien de Vivacité, La Troie, Le Vif, Knack, La Meuse, vous, BMW et Télépro Info Expo dali.be Jusqu'à 19h. 5h. Avec Cyril. Et vous allez faire de la radio avec moi cet après-midi. On a besoin de vous dans le 5 à 7 sur UACIT. On va parler de la Belgique. Aujourd'hui, forcément, la Belgique est à l'honneur. 21 juillet oblige. On retrouvera Ophélie Fontana tout à l'heure. Elle termine là, les commentaires euh, du défilé euh, du 21 juillet. Et puis, juste après la fin de l'émission télé, elle sera avec nous tout à l'heure sur UACIT pour nous raconter tous les coulisses de ce défilé que vous avez peut-être suivi en partie euh, à la télé ou pas si vous êtes avec moi cet après-midi à la radio. Et qu'est-ce qui vous rend fier justement d'être belge Parce qu'on a plein de choses en Belgique. Alors que ce soit au niveau gastronomique, Que ce soit au niveau de la culture, au niveau des villes, on a des belles choses, on a des beaux paysages, on a des artistes magnifiques, on a des chansons belges qui sont terribles. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être belge Qu'est-ce qui fait que vous adorez être belge 3063, pour me le dire par SMS ou sur la page Facebook, 5 à 7 vivacité RTBF. Dans l'actualité, aujourd'hui, forcément le 21 juillet, mais pas que, il y a les concours de minimis. On en avait déjà parlé dans le 5 à 7, avec ce projet d'interdiction des concours de minimis. Et bien ça y est, la décision a été prise. Il n'y aura plus de concours de beauté pour enfants avant 12 ans. Et entre 12 et 16 ans, Ce sera très contrôlé. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et puis, des personnes qui organisent des concours depuis longtemps sont déçues, sont tristes. On va en reparler dans quelques minutes sur Vivacité. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Si on allait faire du sport, du sport dans l'eau. Et le tout tiré par un câble. Vous connaissez le jet ski, vous connaissez peut-être le wakeboard. et bien, il y a moyen au lac de l'odeur de faire ça tiré par un câble. Un peu comme si vous étiez sur un tir fesses Sauf que là, c'est sur l'eau. Alors, on verra tout à l'heure comment ça fonctionne et si tout le monde peut le faire. Et puis, si vous alliez cueillir vos fruits vos légumes vous serait sympa ça, vous n'avez pas de potager à la maison vous n'avez pas la place pour le faire, vous avez un appartement c'est compliqué, et bien il y a des endroits des champs où on peut aller cueillir des fleurs, on en avait déjà parlé dans l'émission et bien il y a des champs où vous pouvez aller cueillir vos fruits vos légumes, vous faites ça en famille vous vous amusez, vous apprenez des choses aussi peut-être, on verra comment ça se passe tout à l'heure dans ce 5 à 7 Dans quelques minutes, on va retrouver Samuel Grulois sur les routes du Tour de France à megève pour cette finale du, euh, du contre-la-montre de cet après-midi. Mais avant, on va s'intéresser au concours de Minimis. Dans l'actualité, on en parle depuis quelques temps et puis aujourd'hui, ça y est, on le sait, les concours de Minimis avant 12 ans vont être interdits. Et pourtant, un peu partout en Belgique, différents concours qui sont organisés avec plus ou moins de sérieux parfois, plus ou moins de provocations parfois et Marianne Arduin organise justement le concours de Miss Moucron. et il y a Miss Moucron. Et à côté, il y a sa luciole. Sa luciole, c'est les petites Miss. Et Marianne, elle est déçue aujourd'hui. Bonsoir, Marianne. Oui, bonsoir. Bienvenue, merci d'être dans le 5 à 7 aujourd'hui. Vous êtes donc au courant maintenant de cette interdiction. On attend les précisions pour savoir exactement quand, qui, quoi, comment. Mais vous, votre concours va continuer pour les Miss, Moucron en tout cas. Et les lucioles, mmh. vous allez faire quoi maintenant Ouais, les, les les les petites, euh, si c'est la loi, c'est la loi, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est que, bon, je suppose que les ministres n'ont jamais assisté aux, aux élections. S'ils étaient venus voir chez nous, peut-être qu'ils auraient peut-être un peu changé d'avis ou... Où... Parce que on mélange peut-être les torchons et les serviettes comme on dirait chez nous, mais ils ont peut-être le reflet de, de ce qui se passe en Amérique et c'est vrai que ça c'est vraiment horrible quand on voit ces, ces choses-là. On peut s'aurifier, horrifier On est dans mais... l'excès aux États-Unis avec des petites filles qui sont surmaquillées, qui défilent voilà, en, en voilà. bikini. Mais est-ce que chez nous il n'y a pas des concours Je ne parle pas du vote parce qu'en l'occurrence je ne l'ai jamais vu. Je vais être honnête avec vous, mais il y a certains peut-être qui exagèrent chez nous, non Oui, certainement. Et c'est vrai qu'il y a grand temps qu'on y mette de l'or parce que j'ai assisté depuis 33 ans que je fais l'élection. J'ai été collaboratrice avec Cécile Muller lors de l'élection du Miss Belgique pendant 25 ans. Et je vous assure que j'étais présidente de jury souvent. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Bien, pas, bien ou pas bien faites. Ça, dire... c'est certain. Bon, c est, c est, vous savez, il y a à prendre et à acheter tout partout. Hein. Maintenant, euh... C'est vrai qu'il faut que ce soit encadré. Il faut absolument que ce soit encadré. Maintenant, supprimer, c'est dommage pour toutes ces petites filles qui rêvent et qui jouent à la princesse. Chez nous, c'était le cas, en tout cas, parce que ça n'a jamais été question de minimis chez nous. Moi, jamais. D'abord, bon comment, C'est déjà. C'est un mot péjoratif. J'aime oui, déjà. parce pas que vous pour les appelez les, les Lucioles, justement, pas les Minimis. C'est les Lucioles. Voilà. Elles font du théâtre, elles, elles dansent, elles, donc elles laissent libre cours à leurs petits talents personnels. Bon, il y a un petit jury aussi, justement, de, de gens très, très très très très compétent qui qu les juge sur leur personnalité et voilà c'est surtout ça qui compte est-ce qu'on n'est pas trop petit pour être jugé c'est la c'est la remarque qui y a peut-être derrière cette réglementation mmh, est-ce que c'est pas que, difficile est-ce que vous avez des enfants qui sont déçus s'ils ne gagnent mmh. pas Dans l'ensemble, non, puisque la plupart des petits-enfants reviennent chaque année. Maintenant, j'ai déjà des plus grandes qui me disent « Eh bien, il faudrait faire entre deux, parce que nous, on peut plus le faire ». Je vous assure, elles reviennent. C'est pas dans le but de gagner, c'est dans le but de s'amuser, de pouvoir jouer du théâtre et de passer un bon moment. Est-ce que c'est mieux ça ou jouer sur leur téléphone là ou sur leur truc Je ne sais pas moi. Mais... Ah bah, vous posez la question, on verra euh, si, si justement des, certaines personnes ont, ont un avis là-dessus. Est-ce qu'avec euh, votre expérience, vous avez vu si c'est les enfants qui veulent participer ou si c'est les parents qui les poussent Parce qu'il y a de ça aussi dans, dans, dans cette décision, c'est que parfois les parents sont plus motivés finalement que les enfants. C'est vrai que j'ai vu des parents qui poussent vraiment les enfants. Et là, je dois dire que on les remet à leur place. On les a toujours remis à leur place. On leur dit bien, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça avec vos enfants. Ils viennent ici pour s'amuser d'abord. Chez nous, il n'y avait qu'une petite gagnante. Il n'y avait pas des, des dauphines, etc. Tout le monde avait un titre de princesse pour finir. Et il y avait la petite Luciole, la reine des petites des, des princesses. Donc, et tout le monde était place. content. Et tout le monde était content. Et, et en... tout le monde recevait les mêmes cadeaux. Il n'y a personne qui était plus favorisé. Tout le monde avait la même chose. Il y a la, la gagnante n'avait y pas plus que les autres, à part le titre de Luciole bien sûr, mais sinon elles, elles ont toutes la même chose quand elles passent devant le jury, elles recevaient toutes la même petite robe pour pas créer des <rire> de différence de classe non plus. Et ben merci Marianne Arduin pour vos explications, et puis on suivra cette histoire, voir si tous les concours sont concernés. Je souhaite une excellente soirée, à bientôt Marianne. Il oui. est l'heure à 17h23, tout de suite de prendre la direction de Megève on va retrouver Samuel Grulois pour la fin de ce Contre la montre autour de France cet après-midi. Effectivement, bonjour Cyril bonjour, et Sam. Tom Dumoulin est en passe de remporter sa troisième victoire d'étape sur le Tour de France. On aura l'occasion d'en reparler quand ce sera officiel. Lui qui s'est déjà imposé en dehors à Arcalis, étape de montagne, et qui s'est imposé à Vallon-Pont-d'Arc, étape contre la montre. Il aura donc remporté les deux chronos de ce Tour de France, dont celui-ci qui est quand même bien plus compliqué que celui de Vallon-Pont-d'Arc, qui était balayé par le vent, certes, mais qui, en termes de dénivelé, était moins compliqué que celui-ci en termes Salanches et Megève dans la Haute-Savoie. Et la Haute-Savoie, évidemment, pour celles et ceux qui viennent de temps en temps en vacances ici, que ce soit en été ou en hiver, on le sait, rien n'est plat ici du Moulin. 31 minutes et 4 secondes pour les 17 km de course. C'est court, mais de parmi ces 17 km, 14 étaient en montée avec des passages compliqués. Un passage à 16 notamment dans la côte de Demancy, qui a été suivi par la côte de Comblou, avec des passages à 8 de déclivité. Puis enfin, la côte des Choseaux, 3 km d'ascension à 5% de déclivité moyenne avant une descente euh, fulgurante vers l'arrivée à Megève, 2 km avec des pointes qui avoisinent quand même les 100 km heure pour certains coureurs, un truc de fou évidemment, les coureurs qui doivent piler une fois en bas puisqu'il y a un double S relativement dangereux, juste avant de franchir la ligne d'arrivée, on a vu quelques coureurs se retrouver dans le décor, notamment le jeune belge de l'équipe IAM, Oliver Nassen. plus de peur que de mal pour lui, ça restera d'ailleurs des images de ce contre-la montre puisqu'il a valdingué au-dessus des balustrades publicitaires. Voici l'arrivée d'Adam Yetz, le maillot blanc troisième du classement général au départ tout à l'heure à 2 minutes 53 de Christopher Froome. Yets ne fera pas mieux que Tom Dumoulin, ça c'est une certitude. Yetz qui va évidemment tenter de dépasser Bokeh Mollema pour lui shipper la deuxième place. On ne sera fixé évidemment que lors de l'arrivée du Néerlandais dans 3 minutes plus ou moins puisque les coureurs ont quitté le plot de départ toutes les les 3 minutes les 15 derniers du classement général pour le reste du peloton c'était euh, tous les 2 minutes le sprint d'Adam Yetz le maillot blanc donc il va jeter son vélo euh, sur la ligne hop là voilà qui est fait euh, 32-06 pour Adam Yetz il cède donc 1 minute et 2 secondes à Tom Dumoulin euh, ça ça n'est pas catastrophique euh, évidemment si on regarde le temps des autres favoris pour le classement général le meilleur pour le moment c'est Fabio Arou qui allait réaliser un magnifique contre la montre inattendue euh, dans son champ le coureur de l'équipe Astana qui était 8 au classement général 31 minutes 16 Fabio Arou a perdu 12 secondes sur Tom Dumoulin il va passer normalement Valverde au classement général mais ça évidemment on pourra faire nos petits calculs dans quelques instants c'est un petit peu trop tôt Valverde 32-01 lui il a cédé 57 secondes à Tom Dumoulin et malgré tout Alejandro Valverde réalise un bon contre la montre Richie Porte qui est parti un peu trop vite sans doute au premier pointage il faisait jeu égal avec Tom Dumoulin 31 minutes 16 le même temps que Fabio Harou pour Richie Porte 12 secondes à céder sur Dumoulin Romain Bardet a bien limité la casse à 31 25 à 21 secondes de Tom Dumoulin c'est pas mal du tout pour Bardet dans un style qui n'a rien à voir avec les vrais spécialistes du contre la montre on ne s'attendait pas à un aussi beau temps du coureur d'AG2R et puis l'énigme Nairo Quintana on ne sait trop comment juger sa performance 31 minutes et 53 secondes 49 secondes de plus que Tom Dumoulin il cède 37 secondes à Haru et il a été 8 secondes plus vite que son équipier Alejandro Valverde vu le contexte et son état d'hier on se dit que c'est pas mal pour Quintana mais on n'a pas senti chez le Colombien la volonté de, de révolte sur son vélo on n'a pas senti le Colombien à 100% je pense qu'il ne l'est pas vraiment physiquement et que mentalement il a, il a cédé, voilà là c'est terminé est cassé Quintana a compris qu'il ne gagnerait pas ce Tour de France et il se dit même que ce sera peut-être compliqué de se retrouver sur le podium des Champs-Élysées même s'il y a encore deux étapes de montagne demain et après-demain voici Bokemolema dans une recherche de vitesse la position de l'œuf vraiment recroquevillée sur le vélo la flamme rouge pour Bokemolema dans les nombreux virages qui précèdent l'arrivée c'est assez impressionnant ses limites dangereuses Même si euh, finalement euh, très peu de coureurs seront euh, tombés, ils ont eu l'occasion euh, plusieurs fois de repérer euh, le parcours, de repérer euh, le final. On a perçu, quand on est arrivé sur la zone d'arrivée euh, ce matin vers euh, 11h, on a perçu euh, Neiro Quintana, on a perçu euh, Christopher Froome qui repérait euh, justement ce final pour éviter euh, les mauvaises surprises. Bokemolema ouais, il va céder du temps. Bokeh Molema euh, sur Tom Dumoulin. Il faudra évidemment euh, voir euh, son temps euh, par rapport à celui qui le suit au classement général, en l'occurrence Adam Yetz. Voici Bokeh Molema, 31-53-54. Il sera en tout cas plus d'une minute derrière Tom Dumoulin. Je rappelle le temps d'Adam Yetz, 32-06. Et je rappelle que ce matin, il y avait 16 secondes entre Yetz et Molema. Le sprint de Molema qui jette aussi évidemment son vélo. 32-08 pour Molema. Une minute 0.4 de plus que Dumoulin. Et Molema bien limité la casse lui aussi puisqu'il ne perd que 2 secondes sur Adam Yetz. Molema conserve donc sa la deuxième place au classement général Yetz conserve sa troisième place on n'aura pas de changement Quintana va rester quatrième Bardet va rester cinquième non quoique Porte va passer Bardet semble-t-il Porte, Bardet non non non Pas quelques secondes près Bardet va conserver sa cinquième place Porte se rapproche mais va rester sixième Arou devient septième c'est peut-être le seul changement du top 10 et il va sauter sur la ligne Alejandro. Valverde le maillot jaune le maillot jaune il arrive tous deux jaunes vêtus le casque le maillot le cuissard, tout est jaune chez Christopher Froome, Froome qui n'a pas réalisé le meilleur contre la montre de sa vie, on l'a vu lors des pointages intermédiaires, cinquième temps au premier pointage au sommet de la côte de De Mancy, il a réalisé le troisième temps au sommet de la côte de Comblou, deuxième pointage intermédiaire par contre, il a fait jeu égal avec euh, Dumoulin au troisième temps il finit donc très fort, oui il va gagner Christopher Froome Eh bien il a fini comme un boulet de canon il a vraiment fini comme un boulet de non il va remporter l'étape sans doute Christopher Froome on le voyait à la cinquième place je vous le disais après 10 km. quelle deuxième partie de parcours pour le maillot jaune qui va s'imposer de quelques secondes a priori 30, 34, 35 31, 04 je vous rappelle le temps de Tom Dumoulin le sprint de Christopher Froome Froome qui va franchir la ligne dans quelques instants voilà qui est fait 30, 43 21 secondes 21 secondes de mieux pour Christopher Froome mais quelle finish mesdames et messieurs Messieurs, quel finish du Britannique sur ce contre-la-montre et toute la déception de Tom Dumoulin, ça fait quasi deux heures que Dumoulin attend au pied du podium protocolaire et il serre le point Christopher Froome en franchissant la ligne et ça c'est une image qu'on voit rarement dans les contre-la-montre. Il a évidemment entendu le speaker Christopher Froome, il sait ce que veut dire le speaker puisqu'il parle français Froome et il a compris effectivement en franchissant la ligne qu'il avait fait fort et qu'il avait surtout réalisé un final incroyable je vous avoue que la réalisation ici est un petit peu étonnante on n'a pas vu beaucoup d'images de Froome pendant le contre-la-montre et les quelques images que l'on a vues, on s'est dit ah, il pioche, il n'a pas la fluidité habituelle Froome, mais quelle finale vraiment de Froome alors que Dumoulin avait réalisé le meilleur temps sur les trois pointages intermédiaires, Froome cinquième au premier pointage, Froome troisième au deuxième pointage et Froome premier au troisième pointage où il avait repris 13 secondes voilà le temps qui nous parvient à temps du Moulin, 13 secondes au troisième pointage. Et le troisième pointage, il est à boum boum boum, 13 km, à 4 km de l'arrivée. Il a donc encore repris 8 secondes à Tom Moulin, qui est quand même un spécialiste dans les 3 derniers kilomètres. Victoire de Froome, Christopher Froome dans cette étape, cette 17e, 18e même, hein, ça avance vite, hein, 18e étape du Tour de France. Froome euh, qui enfonce donc, et c'est l'expression que j'emploie chaque jour, euh, qui enfonce donc encore un petit peu plus le clou sur la tête de ses adversaires avant les deux dernières étapes de montagne, très sincèrement sauf incident, et c'est le genre d'incident qu'on ne souhaite à personne, sauf incident sauf accident, et eh bien il aura dans quelques jours un troisième maillot jaune sur le plateau, la troisième victoire de sa carrière dans le Tour de France parce que ses adversaires vont maintenant se disputer les places sur le podium et il faudra effectivement jouer des coudes pour y arriver parce que ça s'est encore resserré aujourd'hui au classement général. On va attendre la confirmation de ce classement général, mais je vous l'ai dit, si ce n'est Haru qui déplace Valverde, Menchus, sans doute qui déplace Dan Martin, dans le top 5 en tout cas, il n'y a aucun changement. Voilà pour ce contre-la-montre individuel assez spectaculaire sur les pentes de la côte de Domancy, direction Megève, et la victoire de Christopher Froome, victoire dans ce contre-la-montre, un contre-la-montre qui tendait les mains à Tom Dumoulin. C'est la première victoire. C'est important aussi de Christopher Froome. Non, C'est la deuxième, hein, attention, j'allais dire des bêtises, dans ce Tour de France puisqu'il s'est imposé à Bannière-de-Luchon. On s'en souvient après avoir attaqué dans la descente de Père-Sourde. Mais c'est la première victoire de Froome, évidemment, dans un contre-la-montre sur ce Tour de France. 2016, Froome dans un jaune pétillant. Froome de plus en plus en jaune, c'est certain, avant les deux dernières étapes alpestres et l'arrivée finale dimanche sur les champs élysées C'est impressionnant quand même, Samuel. Ils vont à une de ces vitesses... C'est dingue en descente hein. Vous oseriez vous aller si vite en vélo euh, Non, non, non, non, non, non. J'en ai, ai, ai parlé à quelques jours sur antenne, je ne sais plus avec quel animateur, puisque nous avons la chance d'intervenir dans toutes les émissions, et j'expliquais que personnellement, j'ai un jour descendu la côte du Mont-Saint-Aubert, euh, qui se trouve dans le Tournaisie, euh, où j'habitais avec mes parents, ouais. et j'ai filé à du 72 km h ah, Je vous mal. avoue que j'étais sur mon vélo, mais je, je pensais que j'allais mourir sur ce vélo <rire> à 72 km h Et là, j'évoque des vitesses aujourd'hui dans la descente de 90-100 km h ah, J'avais à l'époque mon vélo, vous savez le vélo qu'on reçoit à sa communion avec des pneus bien larges, pour <rire> ouais. être sûr de tenir sur la route. Eux, ils Ils ont des boyaux beaucoup plus fins encore, sincèrement, ce sont des, des artistes. Je vous confirme quand même le, le nouveau classement général. Oui. Cyril, il y apparaît. Molema 2e à 3,52. Yates 3e à 4,16. Quintana 4e à 4,37. Romain Bardet 5e à 4,57. Richie Porte 6e à 5 minutes. Fabio Arou est 7e, Valverde 8e, Manchester 9e. Dan Martin dixième, les, la lutte pour le podium sera intense puisqu'entre la troisième et la dixième place, il y a trois minutes, on pourrait encore voir du moins pour le podium de la bagarre demain et après-demain. Merci Samuel, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal des sports, toute petite pause et puis on fait un point sur la météo et là, on parlera d'un autre sport il est question de câbles, de planches et d'eau, ça donne un truc assez original je vous en parle dans un instant.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 Qui l'emportera Club de Bruges, standard. Un match à suivre en direct ce samedi sur la 2.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 Une nouvelle ère, une nouvelle Alfa-Romeo, Alfa-Romeo Giulia. La nouvelle Alfa-Romeo Giulia, c'est aux établissements Constant-Liège. Constant-Liège et constant Warem, la passion du service. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte.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 Un petit jingle qui traîne, je vous donne l'heure quand même, 17h37. La météo, Dominique, ça va dire, ça va donner quoi pour les prochaines heures ça et ça demain soirée, Cette nuit, le risque rageux va diminuer, mais on aura toujours la possibilité d'avoir une ondée sur l'est du pays. Les minima iront de 15 à 19 degrés. Demain, un pays coupé en deux. À l'ouest, un ciel plus dégagé. à l'est, davantage de nuages et une averse, voire un coup de tonnerre, toujours possible. Et Bruxelles, au milieu, ben, un petit passage pluvieux possible. Là aussi, les températures en très légère baisse, 21 à 26 degrés. Merci Dominique. Loris, est-ce que tu as encore envie de mettre des jingles au hasard ou pas, non On la a pas sous la main ah ben On fait un point RTBF Mobile Info, j'espère qu'il y a quelqu'un. Pierre Collard Bovy, vous êtes là Ah bah non, voilà, c'est un jingle au hasard. 17h37, on reprend le cours normal de ce 5 à 7. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h 5 à 7 sur Vivacité. Je remercie au passage tous les réalisateurs de Via Cité qui sont vraiment très concentrés, même les jours fériés, donc 17h38 dans quelques minutes, on va faire un point sur ce défilé de cet après-midi, peut-être que vous l'avez suivi en télé que vous nous rejoignez à l'instant en radio ou alors vous n'avez pas eu l'occasion, parce que vous bossiez peut-être de suivre ce défilé, Ophélie Fontana va nous euh, parler de tous les grands moments de ce défilé de cet après-midi, c'est dans quelques minutes, le best-of du cactus aussi de Jérôme de Warzé, qui arrive dans un instant sur Via Cité, et puis on va parler d'un sport Est-ce que vous avez déjà imaginé un sport qui est une sorte de téléski, comme vous avez à la montagne, mais sur de l'eau avec une planche au pied. On en parle tout de suite. On prend la direction des lacs de l'odeur pour parler du Spin Cable Park. Et mon invité cet après-midi, c'est Cédric Vendormod. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors, Cédric, expliquez le concept de ce Spin Cable Park qui se trouve au lac de l'odeur à tous les auditeurs qui peuvent avoir peut-être du mal à conceptualiser un câble avec une sorte de télésiège, de l'eau et une planche au pied. Comment ça marche Alors l'idée c'est, euh, on part de l'idée du ski nautique et du wakeboard bateau. Le ouais. bateau consommant beaucoup d'énergie et coûtant très très cher, ils nous ont un jour adapté l'équivalent les... des tire-fesses de la montagne qu'on pose sur des lacs qui font une grande boucle et à la place de l'assiette où on vient caler ses fesses d'habitude à la montagne, on vous met un palonnier que vous tenez dans les mains et qui vous permet de suivre le parcours sur le lac. Et c'est facile ou pas Ah euh, okay. <rire> Rien n'est évidemment toujours, toujours facile, mais c'est vraiment ouvert à tous les publics. Donc on fait skier les enfants à partir de 5 ans, on fait skier des aveugles et on fait skier des personnes en chaise roulante. Donc c'est accessible à tous. Et puis après ça, ben, tout va dépendre de l'historique sportif des gens. Évidemment, quelqu'un qui a déjà fait du skateboard, euh, du snowboard ou du surf en mer va avoir beaucoup plus de facilité à s'adapter au wakeboard. A contrario, tous ceux qui ont déjà l'habitude de faire du ski alpin ben, vont avoir beaucoup de facilité sur le ski nautique. Généralement, c'est juste une adaptation quelque part. L'eau, c'est de la neige, un petit peu fondue, mais c'est de la neige tout de même. Ah bah, très, très fondue, euh, eff effectivement. Euh, c'est chaud, l'eau, si on tombe dedans va aller à combien de degrés ah, Aujourd'hui, elle est à 26 degrés chez nous. Ah, ça, c'est agréable. On ne sent même pas qu'on tombe dans l'eau, alors dans Non, non, conseils. là, c'est le bonheur. Euh, D'ailleurs, on a pu sortir une seule combi depuis une dizaine de jours. Là, ça y est, tout le monde est en maillot. Ah, donc on y va directement en maillot comme ça, comme si on était en vacances quand on est au spin, on est en vacances. C'est tout, toute l'idée. Alors, comment ça se passe Si on veut venir vous rejoindre, est-ce qu'il faut un entraînement particulier avant d'arriver chez vous Ou bien directement, même si on n'a jamais fait ça de sa vie, on chausse le, le, la planche ou l'esquinautique et on est parti Alors... Il ne faut rien prévoir à l'avance en termes de préparation physique ou, ou, ou autre. Il euh, faut essentiellement prévoir un maillot. Et alors nous, on a différents ustensiles pédagogiques qui vont nous permettre d'amener les gens à la glisse. Donc généralement, on les fait débuter à genoux, tout simplement parce qu'au plus on est bas, au plus on est stable. Donc on élimine la problématique de l'équilibre. Et une fois que les gens se sont habitués à la machine sur leurs genoux, alors on les fait transiter vers les skis et ensuite vers les wakeboards. Et ça, ça se fait sur combien de temps En une séance, on peut passer de, des genoux à debout Oui, oui, oui. Donc là, là ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Mais on a des personnes qui, en une demi-heure, euh, tournent largement sur un wake et, et, et s'y sentent à l'aise. A contrario, parfois, on a des gens, il leur faut deux, trois sessions pour réussir à boucler leur premier tour de wake. Et c'est là l'intérêt des autres jouets qu'on a. C'est que malgré tout, on peut glisser, même si le wakeboard n'est pas accessible à la première session on a d'autres ustensiles qui nous permettent de donner les, les sensations de glisse aux gens. Donc on a quand même du plaisir, même si on n'est pas un pro dès le départ. quoi. Oui, oui, oui, ça évidemment. Et puis de toute façon, nous, tous les pros sont un, jour, euh, sont un jour passés par la case débutant. Oui, et euh, puis même les pros tombent dans euh, l'eau à un moment. Ça peut arriver euh, Euh, ouais. En fait, grosso modo, on continue à tomber tout autant qu'au début, puisque tant qu'on essaye d'apprendre, tant qu'on essaye d'apprendre des nouveaux mouvements, des nouvelles figures, on continue à tomber comme au tout début, quand on apprend à démarrer, puis ensuite quand on apprend à tourner. C'est toutes des étapes, mais finalement la chute, c'est la seule chose qui, qui, qui ne disparaît jamais dans la carrière d'un rider. Alors il faut compter combien pour participer à ça Je rappelle que ça s'appelle donc The Spin Cable Park. C'est au lac de l'odeur que ça se passe. On prévoit quel budget Alors pour faire une session d'une heure ou deux il faut prévoir 20 ou 30 euros et puis certains préfèrent directement prendre des sessions d'une journée comme si on allait à la montagne et qu'on se prenait son forfait pour toute la journée. Alors évidemment on va jamais pratiquer toute la journée mais l'avantage c'est qu'on peut faire une pause quand on veut. Euh, et la journée c'est 50 euros donc c'est l'équivalent de 2h30 c'est pour ça que c'est un forfait qui intéresse les gens qu'ils arrivent à 11h du matin, nous on tourne jusqu'à 21h et pendant 10h ils peuvent y aller autant de fois qu'ils veulent Ah oui, c'est des tarifs qui restent encore quand même vachement accessibles alors que ces, ces sports-là quand on veut les faire euh, je, euh, imaginons sur la côte d'Azur, on est sur des prix beaucoup plus élevés quand même Euh, un petit peu plus. Euh, tout va dépendre. En fait, ce qui va dépendre, euh, ce qui va faire varier le prix, ça n'est pas tant le lieu, mais c'est plus euh, l'outil de traction. Donc, derrière un bateau, c'est beaucoup beaucoup plus cher, puisque il y, y a le bateau, il y a l'essence, y il ouais. y a un pilote qui travaille rien que pour vous, donc c'est un cours particulier. Ici, nous, on a remplacé le moteur à essence par un petit moteur électrique. Euh, on produit notre électricité sur site on est autonome en énergie oui. et j'ai trois moniteurs mais qui se partagent entre 20 ou 30 participants oui, ce qui forcément... nous permet de réduire les coûts par 10 à peu près. D'accord. Alors il y a un site internet où on peut retrouver toutes les infos, Cédric. Oui, alors c'est www.despin à l'anglaise, t h e s Et ben voilà J'espère que les auditeurs de Vivacité iront se tenter à, à, à cette expérience qui a l'air vachement sympathique en tout cas quand on voit les photos, les vidéos sur votre site internet. Merci beaucoup Cédric et, et, et bonne saison, vous. tout se passe bien alors, à bientôt merci. Oui, oui, là tout se passe bien, merci Au revoir. Oh, il est 17h43, vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité, même si c'est férié, cette émission est en direct aujourd'hui ça me fait plaisir d'être avec vous, avec toute l'équipe, on est là et, et alors on tente de savoir ce qui fait que vous êtes fiers d'être belge aujourd'hui, 21 juillet forcément la question est, est évidente, il y a des petites choses peut-être près de chez vous qui font que vous êtes vraiment heureux et que vous revendiquez le fait d'être belge. J'imagine vous êtes ouavrien, vous allez en vacances, forc forcément vous allez parler de la tarte au stoffé et vous allez dire, bah oui c'est de chez nous, on est fiers d'avoir ça à la maison. Quel est le petit truc qui fait que vous êtes belge Ça peut être de la musique, ça peut être un artiste, ça peut être euh, de la culture, ça peut être des paysages, des villes que vous adorez particulièrement. Vous me dites ça par SMS au 3063 sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Sur le site de La Libre.be aujourd'hui, Justement, on a différents points qu'on ne connaît pas forcément sur la Belgique et qui font qu'on est vraiment un pays particulier. Par exemple, ils nous disent qu'on est le seul pays où les couleurs du drapeau national ne suivent pas l'ordre indiqué dans la Constitution. On avait déjà parlé de ça d'ailleurs dans le 5 à 7. On est également le seul pays où le futur Premier ministre a été surpris à chanter le mauvais hymne national. On se souvient, d'Yves le terme, qui avait chantonné la, la Marseillaise au lieu de la Brabanson. On est également, selon la Libre.be le seul pays à disposer depuis une soixantaine d'années d'une loi mayonnaise. Alors, on a parlé euh, très récemment de cette loi mayonnaise dans le 5 à 7 puisque la recette officielle de la mayonnaise a changé il y a peu. Mais donc, c'est inscrit quelque part. On ne peut pas faire de la mayonnaise comme on veut. Sauf si vous êtes à la maison, bien sûr, vous appliquez la recette que vous aimez. L'armée belge est la seule armée étrangère autorisée à défiler avec armes sur le territoire britannique. Ça nous sert à Mais on est content quand même de le savoir. Et puis, euh, les détenteurs d'un permis de conduire belge sont les seuls ressortissants étrangers à pouvoir un permis, euh, obtenir un permis de conduire chinois. je ne jamais si vous allez là-bas, sans passer d'examen théorique sur place. Tous les autres ont cette étape de plus. Alors, en tant que belge, euh, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà. Je ne sais pas si vous prévoyez de déménager en Chine. Au cas où, vous êtes peut-être content cet après-midi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fier d'être belge Vous me le dites par SMS 363 et je vous attends sur la page Facebook 5 à 7 RTBF.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 Jusqu'à 19h même si c'est férié avec toute l'équipe On est là pour vous accompagner Deux heures on fait le tour de l'actualité On va revenir sur le défilé de ce 21 juillet Dans un instant avec Ophélie Fontana Qui est en direct de là où tout s'est passé cet après-midi Puisqu'elle présentait l'édition spéciale euh, en télé On la retrouve dans un instant Juste avant on va rigoler comme tous les soirs On réécoute pendant euh, tout l'été Les meilleurs moments du cactus de Jérôme de Warze On revient hein, tous les soirs Sur des moments qui vous ont parlé Par exemple le 19 février de cette année On parlait des emplois fictifs de Joël Milquet euh, Dans euh, l'actualité Elle était dans la tourmente alpaguée pour des emplois fictifs au sein de son cabinet. Aïe, aïe.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 insectes. <rire> yes. Joël Milquet a été auditionné, nous spécifitons, jusque tard dans la nuit, les autorités n'ayant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 <rire> Doublé d'un pitiatisme sépulcral méphistophélique. <rire> Bonne journée les enfants. Et révisez vos nouvelles règles orthographiques. N'oubliez pas Cognon y et Nénuphar. Maintenant ça s'écrit comment Avec les pieds. <rire> Pourquoi incriminent-on un une ministre de l'enseignement que l'on met à l'examen Elle est entendue concernant des emplois fictifs dans son cabinet lorsqu'elle était ministre de l'intérieur. Car elle a été ministre de l'intérieur les enfants.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 on a l'impression qu'elle vit un redressement fiscal permanent sous la pluie et qu'elle se tape un ulcère au creux de son mauvais cycle. Mais... C'est là qu'on voit qu'à côté, Bard Weaver, c'est la joie de vivre incarnée. Voilà. Dès qu'on a Donf, c'est un péteur, Mirliton, boum, patate. Bon. D'autres disent, on dirait qu'il n'y a que l'inaction qui pourrait la faire s'effondrer. Mais là alors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 Il ne faudrait pas que cette situation perdure. Qui connaît le futur À part Dominique Lehmann et tout le monde au On ne sait pas <rire> ce qui peut se passer demain avec l'imbroglio législatif régissant ce pays. Elle pourrait devenir première ministre, hein, pourquoi pas. Bah, ah, ah. Tout est possible. Hein. Et Donald Trump va peut-être devenir président des états unis Ça va faire bien s'il se rencontrait un jour à un dîner officiel. Donald, Milquet, ça va faire sérieux. Ah oh <rire> non, tout ça, ça, ça pour ça. On aurait peut-être pas dû terminer là-dessus. Je m'en excuse. Écoutez, allez, revoir la vidéo parce que vous allez voir que la moitié du cactus son oeil frise et donc Mais ça veut déjà, dire qu'il pensait déjà. il pensait déjà la fin vous pourriez pas me la refaire la dernière phrase une deuxième fois j'ai bien aimé vas-y <rire> 3-4 Donald Milkey ça va faire sérieux encore c'est très bien. <rire> Le cactus vous manque, je le sais. Ben, vous le retrouvez sur vivacité.be, il y a toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller y faire un tour et retour du cactus, bien évidemment, à la rentrée sur Vivacité, on vous tient au courant de tout ce qui va s'y passer. Dans quelques minutes, on prendra la direction de Namur. Il y a une, euh, une organisation qui a été mise en place dans le cadre d'un festival. Vous savez qu'il y a l'Européade euh, qui démarre aujourd'hui à Namur. Eh bien, il y a des frigos ouverts qui sont mis en place dans ce cadre-là. Qu'est-ce que c'est un frigo ouvert C'est pas juste un frigo où on laisse la porte ouverte, hein, bien sûr. Euh, on en reparle dans quelques minutes sur Vivacité. On va aussi cueillir les fruits et les légumes qu'on va manger à la maison. C'est possible à différents endroits en, en, en Belgique et on prendra la direction d'un de, de ces champs où il est possible d'aller cueillir soi-même ce qu'on va manger. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, direction Avignon. Pourquoi Avignon aujourd'hui Eh bien, parce que il y a un festival en ce moment. Il y a le Festival d'Avignon et puis parallèlement au Festival d'Avignon, il y a le Off avec énormément d'artistes qui ont beaucoup de succès en ce moment. Une ambiance particulière dans les rues d'Avignon et il y a une troupe belge qui m'a très très très bien en ce moment. On va les mettre à l'honneur en ce 21 juillet. C'est la framboise frivole et c'est un succès. C'est rempli depuis le 6 juillet. Ça va durer jusqu'au 30. C'est Bart et Peter qui représentent ce nouveau spectacle là-bas. La framboise frivole, on en reparle. La framboise, pas la françoise. La framboise frivole, on en reparle tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. Il est 17h53. On va faire un point sur vos messages à propos de ce 21 juillet. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers et heureux d'être belge On va prendre la direction du Standard tout de suite retrouver Géry à la Hulpe. Bonsoir Géry. Oui, bonsoir. Bienvenue, comment ça va Géry Bien, bien, très bien, avec ce beau temps, ça va hey, On s'est plaint pendant quelques semaines, mais alors là, franchement, on n'est pas bien avec ce beau temps Gérie. Ah, Extraordinaire. Vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes fier d'être belge, Géry Ben oui, je suis fier d'être belge à de nombreux titres, mais disons que je suis fier aussi d'être compatriotes de gens comme euh, comme Jacques Brel, que j'ai eu l'occasion de, de côtoyer à plusieurs le reprises, le de gens nord, <rire> avec lui. Géré, vous allez nous dire la fond. suite dans un instant. Je propose, parce que c'est pas tout le temps, je propose qu'on écoute un petit peu de Brel, justement, sur Udacité. Bougez pas, Jerry, on vous reprend juste après. D'accord. qui jamais le cœur à Avec infiniment de brumes à venir Jerry c'est quoi votre Il chanson préférée de Jacques des Brel îles, Des terres Vous oh, ne me savez pas Bah Alors on en écoute comme oh, ça au hasard Ah oui Et qu'on vient le soir Pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir Ne sépouse t pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au du cinéma nu. C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruissonnait. Sous les lampions de la place Saint-Justine. Chantaient les hommes, les femmes en Sous les lampions dansaient les omnibus. Jerry, vous en voulez encore des <rire> messieurs alors, si vous demandez, <rire> <hein, rire> j'irai. Y en a vu, <rire> T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur, T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg, J'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg, J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as appelé mes Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as appelé mes Vesoul, on a quitté Vesoul. Dites-moi, j'irai au niveau gastronomique. Il y a des choses qui vous font plaisir, qui vous font, euh, qui vous rendent fiers d'être Belge aussi chez nous. Oh, je vais être très original, je vais dire des frites Ah mais avec quelle sauce Parce que ça c'est important La le mayonnaise maillot. Ah bah ça Il faut revenir après là, rapidement En fait j'ai eu l'occasion, j'étais figurant à la monnaie Au théâtre de la monnaie Et j'ai eu l'occasion d'être figurant Dans la préparation du spectacle L'homme de la mancha ouais. Et alors un autre spectacle Qui n'a jamais été réalisé Qui s'appelait le voyage sur la lune euh, Parce qu'il n'a pas été Satisfait du résultat Mais donc j'ai eu l'occasion de parler avec lui à plusieurs reprises. Ah ça, ça couilles. doit être des souvenirs super forts. Ah super, et comme M. que j'ai eu l'occasion aussi de croiser à cette époque-là. Euh... C'est vous qui les avez croisés ou c'est eux qui vous ont rencontrés rien. Bon, En fait, j'ai été figurant pendant trois ans au Théâtre de la Monnaie, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes, euh, dont les plus grands de l'opéra et de Brel Béjarpe. Eh vous en avez eu de la chance. Gerry, voilà. merci d'avoir partagé votre belgitude cet après-midi. Je vous souhaite une bonne fête nationale. À très vite, Gerry. À vous aussi. Merci. Au revoir. au revoir. Au revoir. Les meilleurs soldes chez Electro Rouard à Verlaine, bien sûr des prix imbattables en électroménager TD, IFI, des prix massacrés dans les plus grandes marques mais toujours un service irréprochable Les vrais soldes vous attendent chez electro War, Grand route à Verlaine Surfez sur Electro-Rouard.be Solde démentiels chez Brico-Ruleau Un exemple parmi beaucoup d'autres Moins 20% sur tous les meubles de salle de bain Brico-Ruleau atteint l'eau Membre Andy Home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 On va encore passer une heure ensemble sur Vivacité. Restez bien là. Demain à la même heure, vous l'avez peut-être déjà entendu, on sera à Libramont. C'est la foire de Libramont qui démarre demain. Ce sera l'occasion de faire un tour de tout ce qu'il y a à voir sur place, à voir, à manger, à boire aussi. Parce il y en a des choses à la foire de Libramont, si vous avez envie de nous rejoindre, bah, soyez là demain puisque le 5 à 7 se fera sur place. Et puis vous retrouverez aussi tout au long du week-end et lundi différentes équipes de Vivacité, entre autres l'équipe euh, de Vivre ici qui sera là lundi après-midi sur Vivacité. Toutes les infos, vous les retrouvez sur le www.vivacité.be Dans un instant, dans le 5 à 7, direction Namur, avec cette première à Namur, c'est les frigos partagés à l'occasion de l'Européade. De quoi s'agit-il La réponse juste après le journal de 18h. Tout de suite, on va faire un point sur la météo. Dominique, est-ce que ça va rester chaud comme ça ou ça va bouger Ça va diminuer très légèrement. Demain, 21 à 26 degrés, avec un pays coupé en deux. à l'ouest, un ciel assez dégagé. à l'est, davantage de nuages. Une averse, un coup de tonnerre toujours possible aussi. Et du côté Bruxelles, on n'exclut pas un petit passage pluvieux, donc 21-26 degrés, ça diminue un tout petit peu. Cette nuit, il fera doux, 15 à 19 degrés. Notez le risque orageux aussi, qui va diminuer et la possibilité, ceci dit, d'une ondée sur l'est du pays. Oh, ça c'est pas bien. Ça, ça finit sur une touche négative, mais c'est pas grave. Elle va passer cette ondée et puis euh, et puis le soleil reviendra. Merci Dominique.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 Le 21 juillet, 60 000 personnes l'ont célébré à Bruxelles, il y avait quand même du monde au défilé, ambiance dans quelques instants. Jour de fête nationale, l'occasion de mettre à l'honneur une dizaine de citoyens, des courageux, ils ont reçu une médaille pour un acte de bravoure. Chris Froome assomme le Tour de France, le maillot jaune a remporté la 18 e étape aujourd'hui, deuxième et dernier contre la montre d'ailleurs, on en reparle dans le journal des sports avec Arnaud Monteiro. C'est l'heure du journal Sur Vivacité avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir, la fête nationale, 60 000 personnes l'ont célébrée aujourd'hui à Bruxelles. En début d'après-midi, la foule était éparpillée, mais elle s'est rassemblée ensuite pour le défilé civil et militaire. Cette année, il portait sur le thème de la sécurité, avec comme slogan « Notre engagement, notre sécurité ». Plus de 1200 militaires et civils y ont participé. Le reportage d'Ariane Dufran et Dominique Delal. Des absents dans les tribunes royales et princières s'étaient annoncé. Des absents dans le public, c'était la crainte. La foule était plus clairsemée, mais très réceptive et participante. Depuis des années, Michel de Hasque est le porte-étendard d'un ancien bataillon de paracommando. Le public vis-à-vis -vis de nous, c'est incroyable. Avant. Alors nous regardait comme ça, maintenant, on a plus d'applaudissements et autres. Voilà. Les troupes à pied motorisées ont défilé sans fausses notes, sans trébucher. Le sérieux et la rigueur s'imposaient, même si l'on repérait, ses parents dans la foule, pas de clin d'œil. Non, non, non, non. Oui, Notre fils est né, oui, hein, sur son cheval, il a bien montré qu'il nous voyait, mais l'autre, il marchait au pas, donc euh, c'était juste après les vétérans. La marine et l'aviation fêtent cette année leur 70 ans. Le passage des hélicoptères, des transporteurs, des avions de chasse Reste un moment clé du défilé avec le panache de fumée noir-jaune-rouge. Mamadi porte son enfant sur les épaules, comme pour le rapprocher du ciel. Mais les avions, on les voit rarement, donc euh, au moins on a l'occasion de les voir et de voir où passent nos petits impôts. <rire> Et puis avant le défilé militaire, Justine, une dizaine de personnes ont été mises à l'honneur aujourd'hui. Elles ont reçu une médaille pour un acte de courage ou de bravoure. C'est leur commune qui avait introduit leur candidature. Cet après-midi, ils ont été honorés par le ministre de l'Intérieur, Yann Yombon, et Catherine Debol, la commissaire générale de la police fédérale. Nicolas Van de Weyer et Roland Brunel ont rencontré quelques personnes. C'est parce que par un acte de bravoure ou de courage, ils ont sauvé une vie qu'aujourd'hui, ils étaient mis à l'honneur sur la place des Palais. À 74 ans, Guillaume Petrons n'a pas hésité à pénétrer dans une maison en feu. Avec le petit-fils, nous avons sorti une dame au d'un incendie. À 3h matin, une ville a brûlé derrière la nôtre à Waterloo. Nous sommes allés voir, et... nous sommes entrés dans la maison et sorti la dame. Une dame de 83 ans. Elle est sauf. Oui, elle était brûlée au troisième degré. Maintenant, ça va mieux. Agnès Janssen, elle, a sauvé la vie d'une vieille dame qui venait de tomber sur les rails du train près de Beringen. J'ai reçu cette médaille d'honneur euh, pour euh, sauver une femme qui a tombé sur l'arrière rails. du train euh, euh, yeah, Avant un train. Et vous avez sauvé de justesse, juste avant que le train passe Quand j'ai pris la femme, et deux secondes le après, train de... le train est passé. Frédéric Rodrigue est pompier à Wavre. Sauver des gens, ça vous arrive tous les jours, vous pompiers Oui, ça nous arrive tous les jours. On est, on est là pour ça. Et malheureusement, on vit quand même des situations qui ne sont pas très courantes. On fait maintenant des sauvetages plus de guerre que civils, malheureusement, avec les attentats. Et euh, ben voilà, il faut, il faut s'adapter. Tous sont restés modestes, bien sûr, mais fiers de leur médaille. La suite de l'enquête sur l'attentat de Nice, François Mollins le procureur de la République annonce que l'auteur de l'attaque a bénéficié de soutien et de complicité il a demandé le placement en détention de cinq personnes selon lui, l'auteur Mohamed Laouesh Boulel semble avoir projeté l'attaque plusieurs mois avant son passage à l'acte et dans le même temps, une opération antiterroriste est en cours depuis 14h30 en France à Argenteuil près de Paris une opération sans rapport avec l'attaque de a priori, selon une source policière Les forces spéciales de la police Le raid sont sur place notamment Selon plusieurs médias français Des perquisitions auraient eu lieu Une vingtaine d'interpellations aussi Au mois de mars, des armes avaient été retrouvées Dans l'appartement d'un djihadiste présumé à Argenteuil Et une autre opération antiterroriste toujours C'est au Brésil La police dit avoir arrêté un groupe de dix jeunes Des Brésiliens qui avaient fait allégeance Au groupe terroriste État islamique Il planifiait des attaques pendant les Jeux Olympiques de Rio. En France, le Parlement a adopté définitivement la loi travail. La très contestée loi travail, depuis que le projet de loi avait été déposé, soit depuis trois mois, les manifestations s'étaient enchaînées, les contestations syndicales aussi, parfois teintées de violence. La loi travail est donc adoptée définitivement puisqu'aucune motion de censure n'a été déposée en 24 heures. Pour faire passer la loi, le Premier ministre français Emmanuel Valls a utilisé une procédure particulière qui permet de faire adopter un texte sans vote. À l'étranger, la Turquie va déroger à la Convention européenne des droits de l'homme et cela pendant l'état d'urgence. Il a été décrété hier par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le vice-premier ministre turc, lui, a déclaré aujourd'hui que l'état d'urgence pourrait être plus court que prévu. Il pourrait être levé après un mois et demi au lieu de trois si les conditions reviennent à la normale. Le président syrien Bachar Al-Assad, lui, accuse Erdogan d'exploiter la tentative de coup d'État la semaine dernière pour mettre en œuvre le programme extrémiste des frères musulmans. Le 21 juillet, c'est la fête nationale, un jour férié donc. Ils sont 200 à l'avoir mis à profit ce jour férié ce matin. C'était pour découvrir la ville de Charleroi d'une façon particulière. Oui, ils ont participé à l'Urban Trail à Charleroi. Alors c'est une course à pied, différente des autres. Le parcours est inhabituel puisque les participants doivent passer par des bâtiments où l'on ne va pas courir généralement, comme des musées, des commerces ou encore des institutions publiques. Ambiance sur place avec Natacha Mann. 3, 2... Et c'est parti Jusqu'ici, on se croirait dans une course tout à fait classique. Pourtant, les 186 joggers présents pour ces Turban Trails s'apprêtent à vivre un moment bien différent. David Rossom, organisateur de l'événement. Vous pouvez euh, partir en groupe, faire votre jogging et passer dans des bâtiments un peu insolites, qu'on ne passe jamais en faisant son jogging. donc Dans des musées, euh, à l'intérieur d'un bâtiment, on est ici les tours des finances, on passe dans le Mambourg, on passe par des cafés chez du privé, on passe par un garage. Euh... Il arrive que quelques joggeurs n'hésitent pas à ralentir, voire à s'arrêter pour admirer les lieux, comme au BPS 22, le musée d'art de la province du Hainaut, où les runners courent au milieu des œuvres d'art. Ah, moi je découvre, c'est la première Et ça donne envie de revenir d'ailleurs. On nous a proposé euh, de se perdre un petit peu dans les galeries ici et on en, on en profite. C'est pas tous les jours une course comme ça, donc euh, c'est sympa. Il faut profiter du paysage et des, des expos proposés. Et peu importe le chrono final, la course terminée, tous ont le sourire. C'était très très bien. Il y a des tas de choses que je ne connaissais pas. C'est une ville qui n'est pas glamour. Et finalement, j'ai découvert un petit côté esthétique à la ville. Deux autres villes accueilleront prochainement le City Wallow Trail, le 18 septembre à Verviers et le 2 octobre à Spa. Le rendez-vous est pris 18h07, c'est la fin de ces informations. Merci Justine, vous allez faire la fête ce soir pour ce 21 juillet, vous avez prévu un truc Ah euh, non, pas vraiment. Pas vraiment. Un petit, un petit resto. Petit resto, d'accord. Parce que sinon, je lance un appel. Si vous voulez aller faire la fête avec des auditeurs, on peut, on peut faire un truc, on peut organiser quelque chose. Allez, pourquoi pas ah 3063. Aussi. Si vous voulez faire la fête avec Justine, je donne les numéros, elle s'organise après. Merci Justine, <rire> on bonne, fait soirée. Comme ça, bonne soirée. Dans un instant, le journal des sports, tout de suite, on part sur les routes. C'est le RTDF Mobile Info. Pierre collard bovis est-ce qu'il y a des soucis ce soir mais pourquoi vous cassez mon coup comme ça C'est moi qui emmène Justine au restaurant. <rire> Écoutez. Ah, mais si on ne nous dit pas tout aussi. <rire> Bien, un pneu pour vous sur prendre sur National 4, Armand Namur à hauteur de Nassogne, Arsins pour être précis. La bande de gauche est encombrée en direction de Namur, objet encombrant sur le 42 Namur-Liège à hauteur de villers bouillet C'est au milieu des bandes de droite et du milieu en direction de Liège et figurez-vous c'est une chaise pliante, un drôle d'endroit pour faire la sieste. Concernant les ralentissements aux postes frontières, eh bien plus qu'un seul petit problème mais encore, c'est de la France vers la Belgique. Sur le 40, il y a Calais, c'est fluide vers la France donc et eh vers la Belgique et eh bien vous perdez plus ou moins 20 à 25 minutes dans les travaux situés à À Reyvelde, si je prononce bien en tout cas. Alors, quelques soulèvements de chaussée, on les rappelle quand même, ça pourrait parfois être dangereux. Sur la N4 Luxembourg-Bruxelles à hauteur de Bastogne, sur la N25, euh, N25 Couvert-Charleroi à hauteur d'Yves Gomzé, sur le 313 liège envers, à hauteur de Liepenbeek et sur le 42 Baptiste-Prume à hauteur de Krombach. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.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 Alors ça y est, au Tour de France, Chris Faume a définitivement assommé le tour. Ben oui, le Maillot Jaune a gagné le chrono aujourd'hui. Pour ceux qui en doutaient encore, ben, il est bel et bien le, coureur, le meilleur coureur de cette édition 2016, à trois jours de l'arrivée à Paris. Les autres vont désormais pouvoir se battre pour une place sur le podium. Alors pour débriefer cette 17e étape, on rejoint sur la ligne d'arrivée à Megève Samuel Grulouet, et notre consultant Cyril Saugrin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir effectivement Arnaud si vous cherchez encore le nom du futur vainqueur de ce 103 e Tour de France et eh bien ne cherchez plus sauf incident ou accident qu'on ne souhaite pas évidemment Christopher Froome sera sacré dimanche pour la troisième fois de sa carrière sur les champs Élysées. ce jeudi sur les 17 kilomètres chronométrés du parcours très vallonné destiné entre Salonche et Megève, le Kenyan blanc tout jaune a remporté sa deuxième étape sur ce Tour après celle de Bagnères de Luchon et dans les deux cas il aura impressionné dans les descentes celle de Péressourde et celle du col de Choseau aujourd'hui au premier et au deuxième pointage intermédiaire Froome était toujours derrière le néerlandais Tom Dumoulin mais au troisième pointage il est passé devant lui et a encore accentué son avantage dans les deux derniers kilomètres pleine descente à l'arrivée alors que l'on pensait voir Dumoulin vainqueur Froome s'impose avec 21 secondes d'avance sur le coureur de Maastricht 33 sur un surprenant Fabio Arou, 33 secondes également sur un Richie Porte parti trop vite Bardet termine à une belle cinquième place 42 secondes derrière Froome De Ghent, le belge de service, 6 e à 1 minute 02, et puis parmi les candidats au top 10 Nairo Quintana termine 10 e de cette étape, 1 minute 10 derrière Froome, il a quand même encore perdu 1 minute 10 sur Christopher Froome le Colombien Valverde est 12ème, Nibali 15 e 16 e Yates à une 23 17ème, Molema à une 25 18 e Martin à une 28 dans un mouchoir de poche. Donc, Cyril Saugrin, on a parfois eu l'impression que Froome manquait un peu de fluidité pendant, pendant ce chrono, mais au final, quelle performance Oui, au final, quelle performance, c'est clair. Il a euh, laissé en tous les cas entrevoir un moment, euh, peut-être une façon de pédaler un peu plus en puissance que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et finalement, il est parti dans ce contre-la-montre avec une bonne gestion, euh, en se disant... Je donnerai tout à l'après le troisième intermédiaire C'est-à-dire dans la dernière ascension Avant de plonger vers Megève. Et c'est ce qu'il a admirablement fait Il est resté au contact, légèrement décroché Pendant un moment on l'annonçait à 14-15 secondes Du temps de Tom Dumoulin Et finalement dans la dernière rampe Qui montait sur les hauteurs de Megève, Il a fait l'écart et après a réussi à creuser Dans les deux derniers kilomètres Comme vous l'avez si bien précisé en descente très roulante Une descente qu'il a faite à bloc Et super rapide pour venir s'imposer sur cette ligne d'arrivée à l'écart est le grand écart désormais au classement général Froome premier deuxième Mollema à 3 minutes 52 il y a donc quasi 4 minutes entre le premier et le deuxième troisième Yetz à 4,16 quatrième Quintana à 4,36 cinquième Bardet à 4,57 et sixième Porte à 5 minutes je vous donne le septième également Haru à 6 minutes 0,8 il n'y a donc plus aucune concurrence pour le maillot jaune par contre il y a 2 minutes 16 exactement entre le deuxième Mollema Et le 7e à Roux, c'est donc là que ça va jouer. Les places sur le podium seront chères. On a rencontré ce matin un certain Eddy Merckx, le cannibale, cinq fois vainqueur du Tour de France, de retour à Salange, puisque c'est là qu'il a été sacré champion du monde chez les amateurs en 1964. Eddy Merckx s'est dit déçu de la concurrence sur ce Tour de France. Il l'a dit à notre confrère Christophe Delstanche. La concurrence, quand on voit Mollema... Euh... Les autres années, euh, c'est quand même assez limité. C'est pas un jeune. Il y a Yes bien sûr, qui est, qui est un jeune qui est prometteur. Mais pour le restant, Quintana il est, il est décevant. Euh, donc, euh, voilà. Il y a Richie Porte qui, qui peut encore euh, prétendre peut-être à essayer de venir sur le podium. Il y a un jeune comme Bardet qui est très intéressant à suivre. C'est un, bon, un bon garçon. Et euh, vrai, c'est un garçon assez complet. Voilà, Eddy qui, entre parenthèses, n'a pas voulu confirmer le probable grand départ du Tour de France en 2019 à Bruxelles pour fêter les 50 ans de sa première victoire dans le Tour de France. Une confirmation qui devrait bientôt tomber. Cyril Saugrin, l'analyse Eddy Merckx sur le classement général. Sa déception par rapport à ses adversaires, aux adversaires de Froome, vous la partagez Oui, on la partage complètement. On se rend bien compte que les adversaires de Froome en tous les cas ceux que l'on imaginait étant en capacité de le déstabiliser n'ont pas répondu présent on a plutôt d'autres coureurs qui arrivent euh, et c'est vrai que Romain Bardet est plutôt jeune donc on peut imaginer encore un peu de, de temps pour qu'il progresse, des coureurs comme Richie Porte qui a lui subit quand même un peu de malchance parce que c'est une 45 de débours qu'il prend à Cherbourg, lui coûte pour le moment sa place sur le podium et potentiellement aussi peut-être euh, mettre un petit Allez. peu plus de pression euh, sur le dos d'un Christopher Froome mais c'est vrai qu Tana n'a pas du tout répondu présent et de jour en jour, il déçoit. Nous sommes le 21 juillet aujourd'hui Cyril Je sais que vous êtes français mais bientôt belge Le 21 juillet fête nationale Et dans le peloton il y a donc quelques coureurs belges Thomas de Guent a terminé sixième de ce contre la montre Et puis un, un certain Greg Van Avermaet Qui a réalisé un magnifique tour de France A, a profité de l'ambiance finalement très belge sur ce contre la montre C'est important, il y a beaucoup de belges aujourd'hui Je pense que ces porteurs de Belgique sont les meilleurs du monde Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le, dans le parcours ici en France je pense à 5, 50%, ils sont belges. Et voilà, 50% du public est belge et c'est le meilleur du monde. C'est Van Avermaet qui le dit. Demain, 19e étape, 146 km entre Albertville et Saint-Gervais-Mont-Blanc avec quelques beaux cols encore au programme, dont la montée de Bizane. Rendez-vous demain, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Samuel, en direct donc de Mojev. Effectivement, on vous retrouve demain. C'était une décision très attendue par les défenseurs du sport propre. L'athlétisme russe n'ira pas à Rio. Oui, c'est le tribunal arbitral du sport qui, ce matin, a confirmé la sanction prise par la Fédération d'athlétisme en novembre dernier. Pas de Yelena izinbaeva par exemple, avec sa perche au jeu. Donc, seuls deux, deux athlètes russes, en fait, peuvent s'y rendre, car l'une a collaboré pour mettre à jour le dopage d'État en Russie. L'autre présente et des données sanguines irréprochables. Pour le reste, les 68 athlètes russes regarderont les jeux depuis leur télévision. Une bonne chose pour Jacques Borlée, papa et entraîneur du relais du 4x400 mètres. Mais pour Jacques Borlée, il faut aller plus loin encore dans la lutte anti-dopage. Oui, c'est un signal fort, mais je vous le dis, moi je n'ai pas peur de dire, je pense que c'est insuffisant. Il faut encore aller plus loin et plus fort et sanctionner quand un athlète est pris avec du dopage lourd c'est-à-dire anabolisant un PO, c'est minimum de 4 ans, et alors des sanctions financières, quand on va donner des sanctions financières importantes, ben, je pense que ça changera, tandis qu'actuellement, les gens font de l'argent là-dessus, les managers font de l'argent, et on, on continue à, à se graisser, et donc si à un moment donné, on perd une médaille après 4 ans, 8 ans, comme ça se passe ici par rapport aux Jeux Olympiques de, de Pékin, où entre autres, ma fille va passer en principe de la médaille d'argent à la médaille d'or, dans 8 ans, euh, vous n'avez pas pu exploiter cette médaille d'or et c'est d'autres qui l'ont exploité et qui ont fait de l'argent avec ça. Et donc il y, a, il y a des injustices absolument incroyables et il faut créer des sanctions dix fois plus sévères. Elle appelle à plus de sévérité de Jacques Borlet au micro de Florence Lestienne. Alors l'athlétisme russe sanctionné, qu'en est-il des autres sports Le comité international olympique doit encore trancher. Il le fera au plus tard dans une semaine. Le CIO est en train d'éplucher le rapport de l'agence mondiale antidopage qui a révélé le dopage d'État en Russie, euh, toujours concernant les Jeux Olympiques. La police brésilienne a annoncé avoir arrêté un groupe soupçonné de préparer des attentats. Euh, dix jeunes qui ont juré loyauté à l'organisation État islamique sont tous sous les verrous euh, brésiliens. Plus léger, euh, on continue avec ce 21 juillet. Plusieurs clubs belges qui ont décidé d'organiser une journée de supporters. Ben oui, c'est le cas au Standard et au Sporting de Charleroi. Alors je vous propose d'aller à Charleroi. C'est l'liégeois a demandé aux fans pourquoi ils aimaient ces journées.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 Et la nouvelle saison, justement, de, du championnat de Belgique, c'est déjà le 29 juillet. La Super Coupe, elle, le vainqueur, donc, du championnat face au gagnant de la Coupe de Belgique. C'est samedi. Cyril, je sais pas si vous suivez, mais le vainqueur du championnat face au ouais. vainqueur de la Coupe de Belgique. Ça oppose qui contre qui, alors? Alors, il y a le Standard de Liège. Ah oui, bien bienvenue, y y vainqueur de la Coupe de Belgique. Y a Genk? Euh, non, Gans. le club de Bruges. Ah, Bruges. Le club de Bruges qui a Smart gagné là, le championnat. Quoi. Donc ça, c'est samedi sur Vivacité, standard club de Bruges, la Supercoupe de Belgique. Et puis vraiment, pour les fans de foot, Genk joue ce soir le deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Vous voyez qu'il y a Genk dans l'histoire. Ah, oui, tout à fait. Il joue ce soir donc, le, tour, le deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Ce sera face au Monténégrin, de but que du Nosque. Et puis, rayon transfert, Mario Goetz retourne à Dortmund. Le champion du monde allemand a passé trois ans au Bayern Munich le bilan est plutôt mitigé, donc Goethe revient dans son club de cœur Dortmund, et puis en Espagne elle, elle tient, l'Espagne tient son nouveau sélectionneur euh, c'est Julian Lopotegui, ex-entraîneur de Porto, il prend les rênes de la Rora il succède à Vicente Del Bosque champion du monde 2010 et d'Europe en 2012 et puis Cyril Pogba, j'imagine que ça vous évoque quelque chose. Ça. Joueur de l'équipe de France Joueur de l'équipe de France et puis joueur aussi de la Juventus, on ouais. parle de lui à Manchester United, le montant du transfert, si ça se réalise, parce que ce n'est pas encore officiel, ce serait 120 millions d'euros. Ah oui, quand même. Pas mal. Donc ah ce oui. serait un record. Paul Pogba serait le joueur le plus cher de la planète. En attendant, lui, il passe des vacances tranquilles. Il les passe avec, figurez-vous, Romelu Lukaku, le Diable Rouge, et il joue au basket. Écoutez un peu, ils ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Oh l'ambiance entre Paul Pogba et Romelu Lukaku, Ils oui, ont l'air de bien s'entendre. Oui, ils s'entendent pas mal. Ils s'appellent mon gars, tous les deux sur les réseaux sociaux. Euh, on peut voir la vidéo sur le site sport de la RTBF. Euh, passer des vacances comme ça, jouer au basket, euh, ça a l'air plutôt sympa. Ami, ami en plus. Et Il y a pire. Ils ont des amis euh, joueurs en NBA et la plupart de leurs amis ont commenté cette vidéo en disant qu'ils avaient un bon niveau. Ah. Donc, euh, bah, si un jour le foot, ça marche plus, ils ouais, se un converteur dans le basket. Merci beaucoup pour ce journal des sports, Arnaud souhaite une bonne soirée. Vous allez faire quoi, vous, ce soir, pour ce 21 juillet Il euh, y a un barbecue prévu avec des amis. Ah, vous invitez des auditeurs ou pas euh, J'ai des amis, donc je. je ah, bah alors c'est bon. <rire> alors c'est bon, on invite, c'est à quel endroit euh, C'est à la Louvière. À la Louvière. Est-ce que, si voulez... est que je donne l'adresse exacte Ah, bah oui, allez-y. <rire> bon, c'est rue Arthur-Boire, Peut-être que. Bah, euh... bah, trouvez la bonne maison maintenant. Voilà. Vous savez que c'est rue Arthur Warroquet, à la Louvière. Il y a un barbecue et vous dites que c'est Arnaud Montero qui vous invite. Après, vous débrouillez avec les gens. Merci Arnaud. Merci vous. Bonne soirée, à demain. Il est 18h22. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans un instant le Dico Food avec en Scotter et puis juste avant on va s'intéresser déjà à, à, à la nourriture, et il y a des frigos particuliers, ça se passe à Namur à l'occasion de l'Européade, ça démarre euh, dès ce soir, il y a des frigos partagés qui vont être mis en place, alors qu'est-ce que c'est comme concept On va en parler avec Stéphanie Skyquin, vous êtes échevine de la cohésion sociale, du logement, de l'urbanisme et de l'égalité des chances, on fait du boulot, bonsoir Stéphanie Bonsoir Bienvenue dans le 5 à 7 sur UACIT. Alors donc ce soir à Namur, c'est une première pour la ville. Il y a des frigos partagés qui arrivent. On avait déjà parlé du concept sur Louvain-la-Neuve entre autres. Mais ici c'est à une destination particulière. Expliquez-nous Effectivement, donc à Namur, depuis euh, hier soir, nous accueillons l'Européa, donc le grand festival de folklore. 4600 participants à Namur avec euh, des repas, 65 000 repas qui seront servis pendant euh, ces 4 5 jours. Et donc, à un moment donné ou à un autre, il y aura de trop. Et donc, l'idée était de, dire de pouvoir euh, donner ces surplus euh, alimentaires euh, aux personnes qui en ont besoin et notamment via euh, des frigos partagés qui sont garnis des repas du soir euh, dès ce soir, dès ce jeudi soir pour euh, tout un chacun qui si en a besoin ici à Namur alors justement c'est à destination a priori des gens qui en ont besoin mais est-ce que laisser des frigos accessibles comme ça il n'y a pas un risque d'avoir euh, quelqu'un un festivalier qui passe qui va simplement se servir ce n'est pas le but à la base ce n'est pas le but c'est frigo accessible donc c'est pour tout le monde la priorité c'est pour les personnes les plus démunies mais bien sûr ben voilà, il peut y avoir d'autres personnes qui euh, ouvrent la porte du frigo mais c'est bien sûr pour ceux qui en ont besoin parce que les festivaliers eux sont nourris par l'organisation Est-ce que euh, l'idée pourrait se prolonger en dehors du festival parce que là c'est bien pendant quelques jours mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'on retrouve des frigos, alors que ce soit à Namur ou ailleurs, mais des frigos euh, ouverts tout au long de l'année La volonté, c'est de pouvoir vraiment euh, étendre cet esprit euh, solidaire euh, du festival euh, à d'autres organisations. Donc effectivement, c'est une première. C'est pour quatre jours, ces euh, frigos. Mais ma volonté, bien sûr, est de pouvoir étendre euh, cette expérience à d'autres événements. Il se trouve où exactement ces frigos pour les auditeurs qui pourraient en avoir besoin Alors, près de l'Arsenal de la de Namur, donc l'Arsenal, c'est près de la rue Bruno, donc il y a quatre frigos qui sont là dans la cour, près de l'Arsenal, avec euh, des temps jaunes euh, au-dessus, donc c'est vraiment euh, très visible pour tout un chacun. Ah ben, on vous souhaite plein de succès pour ce projet, merci beaucoup Stéphanie d'être passée ce soir dans le 5 à 7, et puis je rappelle que l'Européade se déroule à Namur, c'est le plus grand festival de folklore européen, avec 4300 participants, il y a 330 enfants qui participent, 160 groupes qui viennent de 26 pays différents, vous allez pouvoir donc vivre ça tout au long du week-end, Les infos, vous les retrouvez sur le site de la RTBF. Il est 18h25. On va s'intéresser à ce qu'on va manger. c'est bien quand même de savoir ce qu'on va se mettre dans l'estomac les ce soir. Peut-être la recette de Candy comme tous les jours. Une lettre, une recette, c'est le concept du Dico Food. Dico Food, Dico, food. Dico food. Le Dico Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre M. On va travailler les moules. On est dans la saison des moules. Et les moules, on a tendance à les faire marinières, donc c'est le riz de base. Ici, et c'est très bien et c'est très bon, mais on peut changer. Ce que je vais vous proposer ce soir, ce sont des moules au beurre d'ail. L'idée, c'est de pouvoir saucer le beurre d'ail. Donc dans un esprit escargot, mais sur une moule, je trouve que ça fonctionne bien mieux. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui sera vraiment différent, tout en n'étant pas traumatisant pour les personnes qui ont... Une, aff une, une affection particulière, une affection particulière pour la moule traditionnelle de chez traditionnel. Vous allez quand même retrouver votre moule mais en même temps quelque chose qui sera plus goûteux et plus sympa je trouve visuellement parlant aussi. Un, un kilo, par kilo de moule, pour votre kilo de moule, vous avez besoin d'échalotes, une échalote, branche de céleri, bouquet garni, vin blanc, donc j'ai envie de dire préparation de base, marinière, et là-dessus, on se fait son beurre d'ail. Et pour le beurre d'ail, il nous faut 10 gousses d'ail, 200 g de beurre, échalote, persil, et le truc qui fait la différence, les deux trucs qui font la différence, 75 g de poudre d'amande, ça va vous texturer le beurre et accrocher le crustacé, et quatre filets d'anchois. Ça va vous donner du relief et du goût, même pour les personnes qui n'aiment pas les anchois. Ça ne se goûtera pas, ça ne prendra pas le dessus, mais ça donnera vraiment une belle saveur iodée qui va transcender cette saveur de moule. Vous faites votre beurre d'ail donc vous mixez vos gousses épluchées, échalotes les petits anchois, le persil la poudre d'amande et vous ajoutez ça au beurre vous mettez de côté. Vous faites cuire vos moules donc vous mettez vos moules dans une cocotte l'idée pour avoir des moules qui réussissent c'est d'avoir une cocotte bien beurrée c'est le seul truc, vraiment le bon truc l'astuce qui vous permet d'avoir des moules qui vont être magnifiquement cuites et en même temps rester vraiment très belles, très tendres et garder une belle couleur. Donc vous beurrez bien votre cocotte, sel, poivre vous ajoutez une échalote ciselée, un petit bouquet Vous versez le vin blanc sur vos moules et vous faites cuire à couvert jusqu'à ce que les moules soient ouvertes. Ça prend quelques minutes, vous regardez de temps en temps, pas toutes les minutes, vous n'ouvrez pas pour avoir une vapeur qui s'échappe, mais quand même vous regardez, dès que vos moules sont ouvertes, c'est cuit. Et ensuite, vous prenez chaque moule et vous la couvrez de beurre avant de les saupoudrer d'une fine couche de poudre d'amande supplémentaire. Et vous les passez sous le grill trois minutes. Eh bien, je vous dis ça, c'est vraiment le truc. À l'apéritif en petit grignotage quand on a envie d'un repas sur le pouce quand on reçoit et qu'on a envie de s'agrémenter le repas de se faire un, un par exemple un, un apérodinatoire, on a envie d'un buffet c'est le truc qui va vous transcender le menu 5 à 7 Viva vivacité et la foire de Libramont présente l'agriculture une question de vie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 Ah oh quoi oh, De bon vite, Planète Litry Planète Bien dormir, c'est capital. Planète Litterie, chaussée romaine à Warem. Planète Litry solde Marque à suivre. Les plus belles collections de chaussures pour toute la famille sur 600 mètres carrés. Retrouvez tous nos magasins sur notre site Marque à suivre.be. Marque à suivre. Oh. 8h30 sur Vivacité. On va tout savoir sur la météo grâce à Dominique. Vous avez observé le ciel ces dernières heures. Vous savez comment ça va bouger, comment ça va évoluer. Et Je peux vous dire que le risque orageux va diminuer ce soir et cette nuit même si on aura toujours la possibilité d'une onde sur l'est du pays. Minima 15 à 19 degrés demain. Un pays coupé en deux à l'ouest, un ciel dégagé. À l'est davantage de nuages. Une averse ou un coup de tonnerre, toujours possible. Et pour Bruxelles, un petit passage pluvieux. Là, qui n'est pas à exclure. Température en toute légère baisse. On se rapproche des normales de saison, 21 à 26 degrés. Oh bah c'est bien, c'est un peu moins chaud que ces derniers jours, c'est plus respirable. Vous trouvez pas qu'on a passé une journée quand même un peu plus agréable que ces derniers oh, jours C'était pas plus mal. C'est pas plus mal. J'espère que vous profitez bien d'ailleurs de ce 21 juillet. Je sais pas si vous êtes à l'heure de l'apéro à heure-ci C'est quoi l'apéro idéal, tiens, euh, Dominique une idée Je vois ah, bien bon. une petite grisette. Ah eh oui, c'est ouais, pas mal. Ouais. Ah ça une peut être grisette pas mal ça. Au fruit des bois, par exemple. Ouais, par exemple. Je sais pas si tout le monde connaît la grisette, mais c'est c'est une bière aux fruits. Voilà, pas trop agréable en fait en fin de journée bien fraîche Voilà, merci pour ce conseil <rire> Pierre Dominique 18h31 dans un instant on va tout savoir sur le défilé du 21 juillet c'était cet après-midi, c'était commenté en télé par Ophélie Fontana et ses invités on va la retrouver dans un instant pour savoir tout ce que vous n'avez peut-être pas pu voir si vous étiez à l'extérieur ou au travail cet après-midi puisqu'il y a des gens qui travaillent en ce 21 juillet puis il y a des gens qui sont sur la route aussi on fait un point RTBF mobile info, comment ça se passe à 18h31 Pierre Collarbovi il y a deux accidents à signaler, le premier sur le 411 Namur Bruxelles à hauteur de Aiguezé, la bande de droite est encombrée en direction de Bruxelles, c'est un accident impliquant un camion et une voiture donc on, on vous tiendra quand même évidemment de l'évolution de ce de cet accident, il y a des débris sur la chaussée nous rajoutons pour le moment puis un accident sur le 42 Prumatis à hauteur de recte, la bande de gauche est encombrée, la circulation est ralentie en direction de Batis et puis aux frontières, et eh bien un seul ralentissement depuis tout à l'heure, sur le 40 il y Calais. et encore ce n'est pas vers la France, mais euh, puisque là c'est fluide mais c'est dans l'autre sens, donc vers la Belgique À cause de travaux qui sont entrepris à Guivel, j'ai appris à le prononcer maintenant, à Guivel, Et là, vous perdez 25 minutes en direction de la Belgique. Nous avons toujours ces soulèvements de chaussée, évidemment, dû à la chaleur, un petit peu partout. Euh, on ne va pas rappeler chaque fois la liste, mais soyez attentifs quand même. Elles sont chaque fois signalées. Ils sont chaque fois signalés, ces soulèvements de chaussée, bien évidemment. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un à tête Jusqu'à 19h sur Vivacité bon, C'est vrai que celle-là peut faire mal aux fans de la vraie Borson, Mais pourquoi pas, je ne sais pas si euh, elle a été jouée cet après-midi On va voir avec Ophélie Fontana qui était tout à l'heure en direct en télé Pour euh, la diffusion de ce défilé sur la Une Bonsoir Ophélie Bonsoir, Cyril. Vous n'avez pas entendu cette version-là tout à l'heure de la Ce pas cette version-là, non, pas tout à fait. Elle était un peu plus lente, mais on reconnaît quand même la même mélodie. Ah bah, vous savez que d'habitude, vous venez pour le journal des diables, que vous avez passé oui. beaucoup de musique un peu pourrie ces dernières semaines. Voilà, c'est mon petit cadeau pour vous accueillir ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé pas mal, euh, <rire> cet, cet après-midi Qu'est-ce que les auditeurs de UACT qui n'ont pas pu regarder l'édition tout à l'heure en télé, qu'est-ce qu'ils ont raté déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout s'est bien passé parce que c'est vrai que cette année il y avait le climat de sécurité un peu particulière, une sécurité renforcée bien visible d'ailleurs, mais tout s'est déroulé sans encombre et c'est ça finalement l'essentiel de ceux qui, qui ne l'ont pas vu tout à l'heure après pour le reste au niveau du défi proprement parlé, il y avait du spectacle comme d'habitude tout a été maintenu de la même manière malgré ce dispositif de sécurité donc on, on a vu tout ce qui se fait de mieux en matière de véhicules à l'armée des véhicules qui sont de plus en plus perfectionnés en matière de technologie et c'est normal car les missions s'adaptent évoluent de plus en plus donc ils n'ont pas choix, on a vu les troupes aussi qui ont défilé, les troupes à pied avec un hommage tout particulier qui était rendu justement aux militaires qui, des, qui, qui, qui sont dans nos rues en ce moment même encore. Je suis ici en ville et il y a des militaires partout. Donc c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on les voit 24 heures sur 24 pour assurer notre sécurité. On en a beaucoup parlé, on les a beaucoup mis à l'honneur et je trouvais que c'était une, une bonne chose. Puis il y avait toujours le défilé aérien, c'est toujours un moment très attendu avec du beau spectacle, le Noël 16 des hélicoptères, des avions de chasse, des avions de transport. Et puis il y avait un invité d'honneur cette année, c'est un AWACS, donc c'est un avion radar, un avion avec euh, comme un gros champignon dessus, vous le reconnaîtrez peut-être. Donc ouais. c'est un avion de l'OTAN qui sert à différentes missions à l'étranger. Et puis dans la partie civile, parce qu'il y a toujours une partie civile pour euh, mettre aussi à l'honneur les pompiers, les ambulanciers, les policiers. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé le 22 mars à Bruxelles, ils ont été très fort sollicités. Eux aussi ont été mis en avant. Ils ont été fortement applaudis d'ailleurs par le public qui était place des palais. On a aussi euh, pu découvrir des tas de véhicules dont certains sont vraiment euh, intervenus le 22 mars. Et donc voilà, c'était l'occasion de, de tirer surtout le, le chapeau à toutes ces personnes qui assurent notre, sécu, de, notre sécurité au quotidien et encore plus depuis le 22 mars. Et c'est quoi le programme du, du reste de, de la journée Parce que vous, vous avez fini l'émission, mais les festivités sont ouais. pas terminées à Bruxelles, là. Non, mais c'est pas terminé. Donc, peut-être même en ce moment, je n'ai pas là le timing exact parce qu'il y avait un petit peu de retard sur le programme du défilé. Mais le couple royal doit prendre un bain foule dans le Parc Royal, donc juste à côté du, du Palais Royal. Ils sont allés se rafraîchir, se changer après le défilé. Ils vont aller au contact de la population. Ils le font chaque fois. Et c'est bien, justement, qu'ils ne maintiennent malgré ce contexte de sécurité. Ils donnent un peu le signal. Hein. Ils montrent, en, entre guillemets, l'exemple citoyen de se dire, ben voilà, la vie continue. La meilleure manière de, de résister au terrorisme, c'est de ne pas changer ses habitudes. C'est ce qu'ils font. Et les habitudes, elles restent aussi pour le, euh, pour le feu d'artifice ce soir. Il sera tiré sur le coup de 23 heures depuis la, depuis le palais des académies. C'est juste à côté de la place des palais. Et vous allez faire la fête, vous aussi, alors? Ah mais moi, figurez-vous que je pars en vacances. Donc euh, là, je rentre sagement, je vais aller faire ma valise et je, je pars cette nuit. Ah bah, Donc, voilà. vous partez où ah, Je pars en France, faire un peu de randonnée à la montagne, un peu me déconnecter. Ce pas des vacances, ça Vous allez revenir toute fatiguée Ah oh, bah si Oui, mais si. Euh, non, non, non, voilà, c'est normal, on a tous vécu une année un peu difficile, et, et voilà qui plus est, nous les journalistes dans les médias, donc voilà, j'ai un peu besoin de déconnexion et de retour à la nature, si vous voyez et ce que je Amusez-vous bien, bisous aux <rire> chèvres que vous allez croiser sur vos sentiers. Ça, mais oui, et aux vaches et à tout ce que vous voulez, les euh... et tout ce que je <rire> Exactement. Et, et pas les touristes, allez, parce que à vous n'en croiserez hein. pas beaucoup à la montagne. Non, <rire> je vous sens pressé de partir en y vacances. Allez, temps. à bientôt, Cyril, je raccroche maintenant. Mais oh, quand même, Bonne soirée, à bientôt. Il est 18h36, dans un instant. On va prendre la direction d'Avignon, justement, le sud de la France. Il y a le festival en ce moment. Il y a le off également, avec des artistes belges qui ont un énorme succès. La framboise frivole. C'est un spectacle qui est joué là-bas depuis le 6 juillet. C'est un véritable succès. Ce sera joué jusqu'au 30 juillet, 11-21. On avait envie de mettre des artistes belges à l'honneur quand ils s'exportent en France. On y revient dans un instant, juste après l'histoire de vos hits. C'est Pop Story avec Marc Toescar. 5 à 7, avec Cyril. Pop Story. Ah Marc Sans vouloir faire un remake Des aventures de Marty McFly Du Doc et de leur voiture supersonique Pop Story vous replonge dans les charts Du mois de juin 1991 Quels étaient donc les numéros 1 Il y a un quart de siècle Qu'est-ce qu'on va leur dire qu'on voyage à travers le temps De l'autre côté de la manche, pas de surprise, les petites anglaises sont toujours in love. Des groupes de jeunes garçons bien coiffés, habillés à la pointe de la mode, à la laine fraîche et aussi à l'aise dans leur chorégraphie qu'une andive aux jambons dans son assiette. Souvenez-vous de Color Me Bad avec I Wanna Sex You Up. Chez nous, Mylène Farmer s'accroche pour quelques jours encore au sommet du classement des meilleures ventes avec Désenchanté. Sortie alors que le pays traverse une période particulièrement morose, la chanson sera la plus diffusée en radio. Et avec ce thème qui colle à l'état d'âme de chacun, deviendra l'hymne de toute une génération. Patrick, pareil Et comme il est bon de rire parfois, ce sont les inconnus et leur humour potage qui bousculent au mois de juin 91. Madame Farmer et sa mélancolie chronique. Malgré les désillusions et les promesses non tenues par nos politiques, la France tout entière se gondole sur ce rap des beaux quartiers. Le très chic et classieux, au taille Salut, c'est Patrick, elle est pareil. Ouais, c'est Pat, tu vas bien Et moi, et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie? À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie? À faire le baisement à des pétasses mal baisées? Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées. c'est pas du gâteau. notre ghetto? Aux États-Unis, c'est Extreme, un groupe de hard rock originaire de Boston Salut. qui lamine tout sur son passage. Sa chanson More Than Words verse plus dans la guimauve que du côté obscur et tatoué de la force. Mais c'est presque devenu une règle. Les métalleux et autres hardeux ne cartonnent jamais autant que lorsqu'ils plongent leurs plumes dans le pot de miel. Aux Etats-Unis au mois de juin 1991, Extreme More Than Works. Pop Story. Pop Story revient demain dans le 5 à 7. On va prendre la direction d'Avignon tout de suite pour parler d'un spectacle présenté par des Belges qui cartonnent en France en ce moment. Ça s'appelle La framboise frivole. Voici un extrait. on n'entend plus que cette mais non mais non Alors vous l'entendez la framboise frivole il y a de la musique il y a des voix il y a les voix de Bart et de Peter et Peter n est avec moi ce soir dans le 5 à 7 bonsoir Peter. Bonsoir, comment allez-vous Bah ça va super et vous Ah c'est super bien, Alors... on est content d'être ici à Avignon Ah bah j'imagine bien, il fait beau en ce moment dans le sud de la France, vous êtes bien là-bas Bon oh, c'est pas mal, 40 degrés, tout ah va bien <rire> <rire> On a chaud avec nos 33 degrés, on imagine 40, ça doit être compliqué Alors vous êtes dans un endroit magnifique parce qu'Avignon c'est une belle ville Il y a la cité des papes à aller visiter entre autres Et puis au mois de juillet c'est un classique, le festival d'Avignon et le off Avec votre spectacle qui est joué, la framboise frivole C'est cool pour des belges d'aller jouer à Avignon non Bah, on travaille depuis 25 ans en France et c'est le sixième spectacle pour la France et la Suisse et Bruxelles et la Wallonie. C'est un plaisir puisque les cinq autres spectacles, tous les premières, tous, les, tous les, les premières, on a joué à Paris et maintenant les producteurs disaient pourquoi pas faire Avignon parce que maintenant tous les directeurs, tous les programmateurs des théâtres vont à Rio. Et c'est vrai que chaque soir on a une dizaine de directeurs, de, de programmateurs, ça fait du bien. Ça marche bien. Ça veut dire que ça remplit le planning pour le reste de l'année, alors Exactement. C'est pour ça que tout le monde fait ce festival. Et c'est incroyable. C'est la première fois que la Framboise participe. Mais il y a chaque jour à Avignon 1400 spectacles. Ah oui, c'est énorme. Pour yeah, ceux qui ne connaissent énorme. pas l'ambiance du festival et, et du off d'Avignon, décrivez un peu ce qui se passe dans les rues. Parce que c'est une ambiance vraiment particulière là-bas. Dans les rues, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes, mais beaucoup de directeurs aussi, et chaque, chacun de chaque spectacle donne des flyers pour que les gens viennent dans leur théâtre pour voir leur spectacle, mais en même temps, il n'y a, y a pas de la concurrence, tout le monde participe dans ce festival, et c'est ça qui est bien, c'est vraiment une bonne ambiance, on voit beaucoup de collègues, Et ça fait du bien de voir que la Framboise vole est, est, est connue en France. Par exemple, il y a beaucoup de spectacles humour musical, comme, comme nous on fait depuis 25 ans en France. Et on donne toujours des flyers dans, à côté de notre théâtre. Ça veut dire, là, on voit tout, tout les, tous ceux qui font des, des, des spectacles humour musical. Et comme ça, on se rencontre très c'est très chouette. Très, très Un mot sur votre spectacle, Peter. Et comment est-ce qu'on peut le mieux en parler Là c'est un nouveau création La Framois c'est le nom de la groupe C'est Bart Sankarnegan qui joue du piano Et moi Peter Hens, c'est mon nom Je joue violoncelle et je chante Et on fait un, un concert euh, Ça a l'air d'être classique Mais on, on mélange tous les styles Et là la nouvelle création Ça s'appelle le centenaire De La Framois Mais en fait c'est une erreur du graphiste Puisque Euh, on dit toujours que je suis ténor, mais je suis au bariton. Donc ce spectacle, c'est sans ténor, pas sans Bref, <rire> c'est humour musical. quoi. D'accord. Est-ce qu'on pourra vous voir en Belgique Oui, parce qu'en décembre, on va rejouer à Bruxelles et en Wallonie. Et euh, voilà, et c est, c est, il y a beaucoup de jeux de notes. L'humour est dans la musique, mais aussi dans ce que je dis. Puisque les paroles, c'est Jean-Louis Rassimpos qui est bruxellois qui est un bassiste magnifique, un beau copain. Nous, on, a, on travaille toujours ensemble pour les textes françaises, et là, c'est magnifique ce qu'on a, qu a trouvé. On a hâte de vous voir en Belgique, il faudra attendre le mois de décembre, mais euh, même si vous jouez beaucoup en France, vous n'oubliez quand même pas de revenir sur votre terre. Sûr et certain, puisqu'on a aussi le spectacle Néderlande fond qu'on joue en Flandre, et ça fait du bien de jouer en deux langues, quoi. Eh bien, merci Peter d'être passé cet après-midi dans le 5 à 7 Vous êtes jusqu'au 30 juillet à Avignon donc s'il y a encore des auditeurs euh, belges qui prennent la direction du sud de la France c'est l'occasion de faire une étape pour vous découvrir peut-être sur scène ou vous redécouvrir et puis oui. vivre cette ambiance magique à Avignon euh, qui, est, qui est assez exceptionnelle Merci, merci Bonne soirée Peter, à bientôt Bonne soirée, salut. Il est 18h46, bien sûr on écoutait encore un petit peu du spectacle Suite, il faudra aller les voir sur scène. Ça s'appelle donc la framboise frivole. N'hésitez pas à aller voir ce duo de chanteurs-musiciens. Une toute petite pause, et puis on revient pour la suite de 5 à 7. On va aller cueillir des fruits et des légumes dans un champ. Et c'est vous qui le faites. On en parle juste après ça. Pizza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 Massive est devenue Light Gallery. Profitez de remises de moins 30, moins 50 et même moins 70% sur une grande sélection de luminaires. Rendez-vous dans votre magasin à Liège, Rudance ou sur lightgallery.com Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure en face du McDonald's. Dans quelques minutes, dans le 5 à 7, on retrouvera les enfants de cœur. C'est le best-of de l'émission pendant tout l'été. Et puis, euh, la direction de Spa aussi, c'est les, les francopholies. Ça a démarré il y a deux jours maintenant. Ça va durer encore tout le week-end. On va retrouver Bruno Tumers et Régine Dubois en direct avec plein d'invités comme chaque soir. Mais avant, on va prendre la direction des champs pour aller cueillir des fruits, des légumes. On peut le faire soi-même. Et ça, c'est plutôt sympa. On avait déjà parlé de l'expérience de la cueillette des fleurs dans les champs. C'était en libre-service entre guillemets, puisque vous allez, vous recevez un petit couteau, vous coupez les fleurs et puis à vous payez en partant et eh bien on peut faire maintenant avec des légumes également, certains vergers ouvrent leurs portes il suffit d'aller se servir, ou presque il faut quand même payer, c'est le concept il euh, y, y a par exemple Maris Garden à Overace on va en parler avec Lionel de Beaufort. vous êtes responsable marketing et communication de Maris Garden bonsoir Lionel oui bonsoir, bienvenue ce soir dans le 5 à 7 sur Vivacité, parlez-nous un peu de cette idée quand même un peu dingue à la base d'aller se servir soi-même dans les champs plutôt que de prendre dans les rayons au magasin Eh c'est en fait une bonne comparaison donc on peut voir ça comme un magasin à ciel ouvert et ça fonctionne exactement comme un magasin, donc il ne faut pas prendre rendez-vous on arrive avec son sourire euh, et on se garde dans le parking euh, on remplace le caddie par une brouette, on va faire son petit tour pour euh, aller chercher ses fruits et légumes et à la fin, de fait, comme au magasin on paye en fonction des, des variétés euh, que ce soit au poids ou à l'unité Et euh, en, en règle générale, on se positionne euh, à des prix inférieurs à ceux des grandes surfaces pour des prix équivalents. Donc dans le cas de Maurice Garden, on est en bio, donc on se positionne euh, 10 à 15% en dessous des, des prix euh, pratiqués en grande surface. Donc on fait une chouette activité et en plus euh, on économise de l'argent. Forcément, c'est des fruits et des légumes de saison. Qu'est-ce qu'on retrouve là pour le moment Alors pour l'instant, euh, vous pouvez trouver des salades, vous pouvez trouver des framboises, vous pouvez trouver des, euh, des concombres, des courgettes et euh, enfin, beaucoup beaucoup de choses. On essaie à la base de cultiver, de proposer aux clients tout ce qu'on peut trouver en Belgique, euh, en saison. Euh, on n'a pas encore de, de verger à proprement parler, donc on n'a pas de grands arbres. On a tout ce qui est petits fruits. Donc la, la période des fraises vient de se terminer. Et, euh, et maintenant, celle des tomates va bientôt commencer. Ça doit être génial de se balader directement dans le champ pour, pour, pour aller pour les cueillir. Est-ce qu'il y a des explications particulières Je ne sais pas, si, est-ce que tout se cueille n'importe comment, entre guillemets, ou, ou il y a un petit briefing quand on arrive en disant « attention, vous faites ça comme ça, comme ça, comme ça ». Il y a un petit briefing quand on arrive, mais qui est très léger. Euh, il y a, on, on remarque vraiment très très peu de dégâts faits par les clients, ça c'est très très rare. Euh, et d'habitude, quand les clients hein, le font, ils le signalent, ils sont très gênés et on s'arrange euh, qu'à un moment pour réparer tout ça, il n'y a, y a jamais de. Vous avez de un grand cachot. Dégât, pour, y a pour, les, pour, pour ceux qui font des bêtises, vous les mettez au cachot. Quoi. Exactement, on les met ouais. dans les oubliettes et on attend que ça passe. Non, mais c'est normal. Euh, non, non, non. <rire> non d'habitude, non, non, euh, vraiment, on est, on est assez relax et on comprend, par exemple, que les, les enfants, de temps en temps, résistent, aient plus de mal à résister à la tentation quand une fraise. Euh, appétissante dans les bras, eh ouais. et, et, et ça nous fait souvent rire, on prend plutôt une photo qu'on qu met sur Facebook, euh, surtout si l'enfant si s'est roulé dans les fraises et qu'il a fait des taches partout <rire> sur son t ça, mais, plutôt, ça, ça nous met de bonne humeur, euh, j'avoue qu'on foncera plus les sourcils quand c'est euh, un adulte qui fera la, la même bêtise. Mais justement, ça doit, ça doit être compliqué, c'est tellement tentant d'avoir le produit hyper frais comme ça, euh, on a envie de grignoter directement dans les allées. Quoi. Exactement, mais on, on voit résister rarement les gens, exactement. les clients arriver avec leur, euh, leur sucre en poudre et leur crème fraîche <rire> dans les fraises. Ça, on n'a pas, pas encore eu la situation. Attention, vous pouvez tenter <rire> des gens en disant ça. Euh, C'est ouvert de de camp à camp. quand à quand. Quand est-ce qu'on peut venir vous dire bonjour? On est ouvert le mercredi et le vendredi après-midi, et puis le samedi et le dimanche, toute la journée, de 10h à 18h. On trouve toutes les infos sur marisgarden.be. Merci beaucoup Lionel d'être passé ce soir dans l'émission. Et puis euh, j'espère que plein d'auditeurs de Via Cité auront envie de vous faire un petit coucou pour aller tenter cette expérience d'avoir des légumes et des fruits bien frais et coupés soi-même. A très vite Lionel, bonne soirée. A très, très vite, merci au beaucoup, revoir. au revoir. Dans quelques secondes, on prendra la direction de Spa, les Francopholies à Vivre en direction Vivacité. C'est à partir de 19h, mais avant, comme tous les soirs, on revient sur les meilleurs moments des enfants de cœur. Et Jérôme de Warze nous faisait la carte postale de la commune de Ranly où étaient enregistrés les enfants de cœur ce jour-là. Les enfants de cœur. Jean-Jacques, comme euh, tous les ans à pareille époque, nous sommes à Ranly. Je confirme. Et cela fait donc euh, 27 ans maintenant que je tente, fin août, de trouver un axe humoristique valable pour évoquer ce lieu. J'y étais modestement parvenu l'année dernière où, après avoir cliqué sur l'adresse du site web ranly.be, j'avais écrit un site web dont le graphisme et la mise en page... Nous laisse à penser que sa conception a été confiée aux élèves de deuxième maternelle de Madame Julie. Humour potache, médisance. Grâce, c'était moi. Je m'étais aussi gossé du fait qu'en 2014, les dernières infos donnaient les horaires du carnaval 2008. Eh bien, Jean-Jacques, <rire> beaucoup d'eau a coulé sous le pompon. Des fonds ont été collectés. Des hommes se sont levés. Le site web a été reformaté. Merci! <rire> a dit que les comiques n'avaient aucune influence sur la vie d'une région. Donc, le site a été mis à jour, et l'honnêteté intellectuelle me commande de dire que le graphisme y a tenant, que j'avais tant décrié, est désormais un modèle du genre, puisque confié sans doute aux élèves de 4 de Madame Simone. Enfin <rire> pas, Les goûts et les couleurs, Jean-Jacques. Euh, ça fait 60 ans qu'on vous dit que vos chemises jaunes canaries ne s'accordent pas avec vos chaussettes stoupies, et vous persistez. Donc, euh, Alors, j'ai évoqué de ces de là sur euh, ranly.be, certes encore en construction <rire> me précise-t-on parce que la remarque m'est personnellement adressée en haut à gauche avec un petit j'ai surfé fébrilement un peu seul on ne se bouscule pas il euh, y avait zéro utilisateur en ligne zéro enregistré zéro invité et zéro moteur de recherche donc à un moment je me dis tiens je me suis trompé je suis sur le site du parti populaire <rire> eh bien eh non non non non les statistiques recèlent que le nombre record d'utilisateurs en ligne sur ranli.be fut de 14. <rire> en même temps Attention, vous m'avez entendu. Donc, le 6 avril 2013 à 12h06. Donc, à ce moment-là, tout le village est déconnecté. <rire> ou c'est le collège communal Enfin bon, alors, alors évidemment, je pose la question que s'est-il passé le 6 avril 2013 à 12h06, ici Jean-Jacques Un tremblement de terre ou Ou une attaque terroriste Ou pire, le beau vélo de Ravel, qui sait <rire> Nul ne le sait. Alors, fille de sarcasme, l'actualité se bouscule sur ranly.be. J'y ai lu, hier soir, que l'école communale organise un marché aux fleurs, le vendredi 11 mai 2012. Dépêchez-vous <rire> de réserver votre emplacement. J'y ai même découvert ceci. Aujourd'hui, donc je, je lis. Aujourd'hui, Ranly est un village paisible où vivent et travaillent une petite dizaine d'agriculteurs dont un seul privilégie l'agriculture biologique. Ce qui signifie quand même que 9 agriculteurs sur 10 font de la merde dans la région. Hein. Alors, excusez-moi. Voilà, donc j'ai tenté de m'inscrire sur le site, mais je n'ai toujours pas reçu la confirmation de mon inscription. Notez que si Ranly.be me bannit à vie, je l'aurais bien cherché. Merci beaucoup. Jérôme de Warzé Juste après le journal de 19h sur cité émission spéciale depuis les francopholies de spa avec Régine Dubois et avec Bruno Tumers qui vous accompagne pendant la soirée. Tout se passe bien aux francopholies de spa Absolument. On est en Bonsoir. train d'enlever nos chaussures si vous voulez tout savoir. Ah. Mais pour faire un selfie de nos pieds. Hein. Voilà, c'est les <rire> idées de Fred Solvel, notre responsable réseau social. Bon, quand on dit les idées... Euh... <rire> et bah, on s'amuse bien là-bas, dis donc. Il faut le dire vite. <rire> vous, bon, vous voulez oui. participer Cyril ah, vous bah, vous Je vais vous envoyer une photo. Hein. Je vais vous envoyer une photo de mes pieds si vous voulez, c'est pas vous plaît. plaît intéressant, mais surtout que je suis venu si, en, si. en en, en, donc en slash aujourd'hui, si vous voulez tout savoir Ah mais c'est bien, voilà, voilà c'est parfait, vous bon, êtes en vacances. vacances Accessoirement, vous voulez peut-être le programme de l'émission <rire> Non mais je propose qu'on continue à parler des pieds, c'est assez intéressant Et il on y parlera des pieds de Jali, notamment de Grand-Georges, de Silva, d'Antoine Henault, de Guidré, de Guillaume Farlet, des retardataires et de PFR Ah bah d'accord voilà. ça, ça, ça fait quand même du boulot là pour ce soir Il y a du monde qui est pas Oui est et en plus après on va voir Kenji Girac Donc c'est pour enfin, vous dire on va voir Kenji Girac Mais vous aussi Régine Vous ne ah l'aimez pas Régine <rire> <rire> Mais si allez toi allez, avec moi ma <rire> belle Andalouse oh, Si belle que jalouse Ah oh, vous le faites bien Cyril Louis Je préfère quand c'est vous Ah bah si je vous ferai un petit concert si vous voulez On vous retrouve dans un instant Juste après le journal de 19h sur Viva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 le bonsoir, 60 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour la fête nationale c'est un peu moins que les autres années, ce qui n'a pas empêché les festivités de se dérouler dans une très belle ambiance comme de coutume, le roi a passé les troupes en revue avant le traditionnel défilé, quelques 1200 hommes et femmes, militaires et civils y ont participé et ce n'est pas terminé, l'apothéose, ce sera ce soir le feu d'artifice tiré vers 23h et avant cela il y aura aussi le resto national, plus de 1000 convives attendus place du jeu de balle dans les Marolles avec au menu les incontournables moules. Ce soir, on sert des moules frites pour environ 1600-1800 personnes. Ça commence à commander les moules actuellement. Donc les moules viennent en direct de Hollande. On a environ 2000 kilos de, de moules. On les prépare dans des fours à vapeur et on les prépare à la minute avec les, les